Et salut tout le monde, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Grand Prix et il s'est planté sur les couleurs des noms, ça commence bien, j'espère que vous allez bien, toutes mes excuses avant de commencer pour la qualité déplorable des caméras de mes intervenants, ils n'y sont pour rien, euh, mais sachez que ce soir, et eh bien, euh, s'il y en a d'autres qui sont chez Free, n'hésitez pas à vous signaler dans le chat, je suis actuellement à 10 méga en fibre Donc on est bien, on commence sur de très bonnes bases, euh, cette soirée pour ce deuxième numéro de Grand Prix consacré à un Grand Prix de la saison, puisque c'était le deuxième Grand Prix ce dimanche, j'espère que vous avez bien euh, compris tout ça, et on va évidemment revenir sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite, ah, ce fut un, un beau week-end, on a vraiment, euh, on a vu le, le mieux que pouvait faire la formule 1 tout le week-end, et ça fait plaisir de, de pouvoir voir ce genre de choses évidemment. Le mieux devant le monde entier, la victoire de Max Verstappen, hein, déjà un Grand Prix qui a eu lieu, c'est déjà un très bon euh, début. Donc on va parler évidemment des 20 pilotes qui ont été en compétition, euh, en tout cas sur ce week-end, puisqu'il n'était que euh, 18 à prendre le départ du Grand Prix à, à proprement parler. Euh, mais rassurez-vous, on fera ça de manière peut-être un peu plus rapide que d'habitude, parce qu'il faudra aussi parler de tout ce qui s'est passé autour du week-end, qui fut comme le dit euh, très bien le chat, explosif bien évidemment et puis euh, on, on parlera donc évidemment bah, de la FIA et de comment tout cela a été euh, géré et pour ce grand prix à Jeddah ce week-end, mais aussi pour l'avenir parce que euh, on a eu des nouvelles aujourd'hui concernant l'avenir euh, de ce grand prix euh, d'Arabie Saoudite en tout cas ce que euh, la FIA veut, veut en faire et puis on terminera eh bien par une petite euh, voilà une petite parenthèse sur le DRS le euh, euh, la VSC et tout ça hein, tous ces petits acronymes bien sympathiques qui sont arrivés dans le monde de la Formule est-ce que c'est encore réellement du du sport auto ou pas, vous me devrez évidemment votre avis là-dessus. je été apprécié que la personne qui a lancé ce débat n'est pas présente ce soir, donc à un moment donné, euh, c'est terrible, bien évidemment. Euh, Manu, qui retrouve sa place en haut à droite, ah, c'est incroyable ça, comment va bah Ça va, ça va très bien, salut à tous, effectivement, je suis euh, j'étais plus habitué à être aussi haut, j'ai un peu le vertige, mais ça va. Euh, non, non, un week-end qui a été fort animé, on a cru vendredi que le week-end allait s'arrêter là, finalement ça n'a pas été le cas. Euh, donc effectivement ça a donné lieu à beaucoup de débats beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de tensions euh, beaucoup de d'avis divergents mais euh, tout le monde réussit finalement à se mettre d'accord on sait pas à quel point, on sait pas comment exactement mais on a une petite idée ouais, on, petit, on vous en parlera de nos petites idées là-dessus ça c'est une évidence, Alex qui est également là et qui nous éclairera je ce soir comme d'habitude, comment ça va, ça va ça va, je suis aux couleurs d'Alpin aujourd'hui à la fois rose et bleu Pour, euh, pour parler de, de l'avancée du plan qui qui se déroule comme prévu. Oui, ouais. ouais, il se déroule à Marie. La, la, livrée, euh, la livrée officielle. Voilà, tu et es euh, en Melbourne. Euh, euh, tu... tu es en Melbourne. Avant, je commence à devenir bleu. Là. Je m'excuse mais... encore une fois pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Oui, oui leurs micros sont dégueulasses. Oui, oui mais encore une fois, ça ne vient pas d'eux. Je, je, je m'excuse, ça vient ça vient de la collection. Et puis Paul, qui est là, comment, comment ça va Bonsoir Michael, bonsoir à tous. parce c'était ça, ça va très bien effectivement. Euh, on aura encore une fois malheureusement de l'extra sportif à évoquer mais au moins on a eu une course et puis une belle course donc on va on va au moins être fier de ça et puis euh, voilà, à débriefé cette deuxième ronde de la saison avec vous, on a encore eu quelques enseignements supplémentaires notamment sur la hiérarchie avec un type de circuit différent que le premier donc euh, voilà, beaucoup beaucoup de choses à dire il y en a eu effectivement des choses qui se sont passées hein, dans ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. On s'en rappelle évidemment, vous l'avez adoré en décembre. Donc on vous l'a refontu en mars. Voilà parce que et d'ailleurs le prochain Grand Prix d'Arabie Saoudite aura lieu en juin hein, bien évidemment. <rire> dans ça. trois mois maintenant. Trois, trois par an on a dit euh, par par an, an, un, voilà un, un, un, bon début, hein, enfin. un bon petit rythme comme ça. Voilà, en fait c'est parce que ils sont toujours en train de construire le projet de Kidia et euh, Jeddah veut l'avoir un minimum de 14 courses avant euh, de passer la main donc évidemment bah voilà il va falloir les euh, compacter dans le calendrier puisque voilà qu'il on est parti pour euh, globalement un circuit de 15 km un des montées des descentes un parc d'attraction un parc aquatique machin des F1 qui vont dans l'eau tout ça et euh, il sortira à terre en 3 mois hein, bien évidemment puisque c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on fait les choses là-bas <rire> évidemment évidemment que à trois courses par an il y a quelqu'un qui finit se blesser à Jeddah puisque le circuit il perd non je Non mais ça tout de suite euh Voilà, <rire> ça fait partie du jeu euh, Ah pardon j Tu as tu as mal lu les réseaux sociaux ce week-end Ça fait partie du jeu Visiblement d'avoir un circuit Incroyablement dangereux euh, voilà, C'est tout à fait normal Ça fait partie du jeu hey, J'ai des piottes de F1 quand même à On va pas oh, se plaindre hein. Ils ont des hey. ils ont pas Risques, on là, ouais, j'ai jeté des zones DRS je pense pour la prochaine édition, je trouve qu'il y avait pas assez. Devrait... en fait on devrait essayer d'ouvrir le DRS tout le temps à Jeddah, Mais juste oui. à Jeddah genre, oui, assuré, pas... ou alors mettre des zones, mettre des zones dans les virages vraiment parce qu'à un moment donné euh, voilà, c'est un peu ce coup de gueule du monde. Euh ce qui fait le virage 52, c'est pas mal niveau, euh... <rire> <rire> ah, le 84 est bien aussi est... <rire> euh, faut, faut... ça tu sais ce grand virage à gauche <rire> qui précède <rire> ce grand virage à droite. Euh... C'est celui est... où Leclerc s'est craché, non. Okay malheureusement 108 c'est le mais c'est craché combien de fois aussi. On, on en parlera à Nicolas Latyfi mais le, le Gaillard avait quand même une cote relativement solide fin 2020 et depuis à Budapest c'est descendu en flèche, c'était assez dramatique. Euh Mais comme d'habitude, on va d'abord s'intéresser à l'avant de la grille bien évidemment et aux, aux pilotes bah, qui nous ont fait le spectacle, ils ont été nombreux à faire le spectacle sur ce ce end mais on va pas se cacher quand même et bien on va pas bouder notre plaisir en se disant que pour le deuxième grand prix consécutif, on a une vraie bataille pour la pour la tête de course en tout cas à un moment, pas forcément pour la victoire à Baraïd mais en tout cas ici ce fut bien une bataille pour la victoire et se fut euh, très serré entre Max Verstappen qui sort donc vainqueur de ce duel face à Charles Leclerc. Euh, Max Verstappen qui devient donc le propriétaire de l'histoire de la Formule 1 le grand prix d'Arabie Saoudite avec 1. Euh, également, le premier pilote de l'histoire de la Formule 1 a roulé en Red Bull avec une seule main sur le volant parce qu'il essaie d'enlever un tir-off. Euh, bien évidemment, premier pilote Red Bull a remporté le Grand Prix de Saoudite. Beaucoup de premières hein, pour, pour Max Verstappen. Il a mené les deux Grands Prix de Saoudite avec des numéros différents. C'est très très fort ce qu'il a réalisé. Il statistiques euh... ce week et les gens étaient très créatifs. Pourquoi Je ne sais pas, mais... Premier pilote à gagné avec quatre moteurs différents alors qu'en fait c'est cesest deux moteurs différents et qui a je eu quatre dominations différentes depuis qu de piquer chez bull donc euh, voilà vraiment vous voyez c'est important de, de faire beaucoup de choses comme ça au niveau des, des statistiques euh, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi et donc euh, des fois c'est un petit peu pro et surtout n'importe quoi c'est à ça que sert parfois euh, twitter faut pas s'inquiéter bon euh, manu cette, cette bataille bah, qui fut quand même euh, bah, extrêmement correct hein, pour l'instant euh, entre les, les deux pilotes et on sait on s'est bien amusé là Ah ouais, complètement, moi, euh, enfin, depuis, j'avais déjà dit la semaine dernière, mais ces nouvelles F1 sont très, très, bien. On voit que les pilotes qui se font dépasser dans un virage ne se font pas déventer, ne perdent pas la motricité, euh, ne perdent pas d'appui, ni rien. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, on a eu des des tracés avec des épais, les genre de choses, mais dans des enchaînements un peu plus, euh, on va dire un petit peu plus, euh, un, un peu moins stop and go, ça pourrait être très très sympa parce que justement les voitures pourront suivre de près et les pilotes pourront attaquer en sortie de courbe rapide donc ça, ça pourrait être intéressant et je pense aussi notamment à l'Espagne qui est devenu un circuit catastrophique avec le, le dernier secteur qu'ils ont mis là, ça permettra de pouvoir se suivre pendant ce secteur-là et d'attaquer dans la longue ligne droite donc ça, devrait, ça confirme de plus en plus que ces nouvelles F1 vont euh, régler beaucoup de problèmes en termes de, de spectacle euh, sur beaucoup de circuits Alors, ça en amène d'autres, on verra dans la troisième partie de l'émission. Mais en attendant, on a, plaisir, on a une voilà, on a deux grands prix, deux belles luttes entre deux bons pilotes, très bons pilotes, évidemment, euh, qui ont euh, qui ont tous les deux été euh, très bons en piste, qui nous ont offert des beaux duels. Euh, donc, c'est vrai que c'est agréable. Après, je mets une réserve sur la propreté du duel. Nous ne sommes qu'en début de saison. Euh, en début de saison, les choses sont assez calmes. On se rappelle qu'il y a eu des, des duels qui étaient intense mais correct entre Hamilton et Verstappen en début de saison dernière, on a vu comment ça a fini donc euh, ne vendons pas la peau de l'ours, le duel pourrait tourner à l'aigre assez vite, mais en attendant c'est vrai pour l'instant il nous offre vraiment un, un beau spectacle et puis effectivement une Red Bull et une Ferrari qui finalement sont très très proches l'une de l'autre et c'est probablement ouais. la meilleure nouvelle en fait de ce début de saison, c'est que ça nous fait quatre pilotes qui se tiennent euh, généralement en 2-3 dixièmes sur les rythmes de Calif et en une 2 dixièmes sur les rythmes de course, donc globalement ça fait quatre vainqueurs potentiels à chaque course si on en reste sur ce genre d'équilibre Ouais, c'est effectivement très sympa hein, de voir cette bataille pour l'instant entre Robert Ducher et merci Radis 50 merci Cép 67 merci Alex. Merci Elfest pour vos abonnements, très plaisant. Euh, bien évidemment, Axel euh, Alex, bon, Axel, Axel c'est le jeudi. Euh, <rire> arrêtez d'avoir des prénoms aussi proches, hein, s'il vous plaît. Vous voyez Manu c'est pratique. Manu c'est le même prénom à deux émissions. Donc c'est très facile d'utiliser. Alex, comment tu as euh, profité de cette bagarre à quoi elle t'a fait euh, voilà, qu'est-ce que tu as donné comme comme impression Moi, ça, il y a trois mots qui, viennent, qui me viennent à l'esprit, c'est enthousiasme, surprise et reconnaissance. Enthousiasme, parce que Manu l'a dit, on a vraiment eu deux beaux grands prix avec des, des batailles pour la tête ici, qui reste effectivement relativement propre mais pour le moment, il faut savoir évidemment entre Verstappen et Leclerc, ça ne s'est pas toujours bien fini, notamment euh, Silverstone par le passé. Donc, enthousiasme aussi parce que euh, on a eu belle Belta et donc euh, même euh, dans le peloton, dans le Miracle, etc. La surprise aussi, parce que surprise de voir en début de période réglementaire, de voitures aussi proches, avec des, des conceptions qui sont pourtant très différentes. On pensait que le règlement 2021 allait avoir à presque des formules monotypes. On voit que c'est tout le contraire. Il y a qu'il y les suspensions, évidemment. C'est les grandes différences entre Red Bull et Ferrari, mais il y en a plein d'autres. Et bien, malgré cette différence réglementaire on a, Un qui est serré à la fois encore une fois en tête et en mille grilles, avec les Mercedes qui sont un peu seuls au monde, mais on y reviendra. Euh, donc surprise de voir finalement euh, des écarts aussi proches, malgré des voitures si différentes. Et enfin euh, reconnaissance, reconnaissance bah, pour Leclerc et Verstappen pour leur talent, mais aussi il faut bien dire pour, euh, pour euh, la fille et la forme pour femme, qui pour le moment atteint son but et pour Pirelli aussi, qu'il ne faudra pas les oublier, parce qu'ils ont fait du, du bon boulot, pour le moins avec ces, ces 18 pouces, qui permettent au pilotes d'attaquer, en évitant la surchauffe, qui vraiment était le poison aussi, euh, peut-être même plus, que les perturbations aéros, même si tout était lié euh, l'an dernier. Donc chapeau à Pirelli, parce qu'ils ont eu des essais privés très limités, euh, avec des voitures mulées l'an dernier. Donc voilà, enthousiasme, surprise et reconnaissance, et la bonne nouvelle, c'est que ça ce règlement dure jusqu'en 2026 au-delà au de euh, comme je comme on dit la semaine dernière c'est qu'il a fait faire un boulot incroyable euh, encore une fois avec un cahier des charges qui est, est infernal et surtout euh, bravo à eux d'avoir de fait des pneus trop durs parce que le risque c'était que vouloir de euh, éviter la surchauffe enfin éviter la dégradation on est des pneus en bois et en fait on se rend compte que les pneus perdent quand même en finissent par se dégrader et finissent par justement avoir cette vraiment perte de performance qu'on qu recherchait quand même avec des pneus durs qui peuvent pas faire toute la course non plus avec euh, voilà des composés qui sont bien différents avec plus d'écart aussi entre les composés Donc euh, vraiment bravo à eux pour, euh, pour avoir fait tout ça parce que c'est euh, c'est hyper impressionnant et vraiment pour le coup ça, ça contribue grandement au spectacle qu'on a en début de saison parce que au delà de la lutte entre les deux premiers, on en reparlera, mais on a vu énormément de dépassements dans le peloton à Jeddah ce week-end. Vas-y Paul Non, bah, je, je suis d'accord avec ce que euh, Alex et Mali ont dit. Euh, je, je, je me permets une petite nuance sur ce que tu as dit Alex par rapport aux écarts. Alors oui, c'est très serré au bouton. Euh, je trouve quand même qu'on a deux équipes avant qui sont très très loin devant. Euh, il faut, il faut s'en réjouir parce qu'on va avoir un, un duel entre deux équipes. et euh, imaginez le discours qu'on aurait eu si on avait eu un seul devant et Red Bull admettons au niveau de Mercedes c'est vrai que je pense qu'on aurait peut-être eu un, un discours un peu différent s'il y avait effectivement une demi-seconde d'écart en permanence en calibre entre entre Ferrari et les autres mais en tout cas vous l'avez bien dit il faut se réjouir vraiment de, de ce duel qu'on a en début de saison je pense que c'est bien que que Verstappen n'est pas le même adversaire que l'année dernière je pense qu'effectivement ça ça empêche la même animosité qu'on avait vu avec Hamilton en fin de saison donc c'est une bonne chose c'est propre jusqu'ici jusqu'à quand ça durera en fait je ne sais pas ça peut ça peut très vite dégénérer on a On a deux pilotes qui ont exactement le même âge, 24 ans tous les deux, qu'ont tous les deux un tempérament assez chaud, euh, rien. Donc c'est clair qu'à la à la premier petit accrochage ou au premier euh, au premier peu pousse sur la que je m'y mette, ça va ce sera ce toute autre chose mais pour l'instant, soyons honnêtes, c'est pas le cas, on a ça se règle en piste, ça se règle pas hors, hors de la piste entre les deux donc que ça dure, et euh, effectivement qu'un spectacle, notamment en, en milieu de peloton, euh, alors que c'est les Mercedes qui sont un petit peu, comme tu le disais Alex, dans un, une espèce de no man's land, ils sont, ils sont un petit peu tout seuls pour leur propre compétition, après ça c'est très difficile de dire qui est la quatrième force, qui est la cinquième force, pour l'instant après deux courses, il y' a rien qui se dégage, euh, on en parlera peut-être plus tard, j'espère qu'Albin, j'ai l'impression en tout cas qu'ils ont peut-être euh, envoyé une indication à, à, à Jeddah qui pourrait être cette fameuse quatrième force, Ce qui, ce qui, pour moi, étant donné que c'est une équipe d'usine, c'est le strict minimum. Mais en tout cas, il, il s'y dirige peut-être euh, tranquillement. Euh, en qualif, en tout cas, c'était bon. encore course, qui faudra qu'il qu un petit peu le, le rythme de course. Mais en tout cas, voilà, très très intéressant sur milieu de peloton. Euh, et encore une fois, dans, en fond de grille, on a peut-être un petit peu deux équipes qui commencent très légèrement à décrocher un peu plus, que qui sont Aston Martin et tout et Williams on attend de voir ce que McLaren pourra faire sur d'autres courses même s'il en a vu que c'était mieux donc, euh, donc euh, voilà à suivre euh, je dirais quand même deux, deux équipes qui, qui se dégagent clairement à l'avant je pense que ça va être très dur même pour Mercedes de les rattraper une fois qu'ils seront révélés leurs problèmes et par contre au milieu de peloton, euh, il y qui peut dire qu'il terminera entre la 4ème et la 8ème place parce que vraiment cette année ça va être tiré que jamais ouais clairement, c'est assez serré. On peut évidemment maintenant euh, aussi à amener les, les deux euh, les deux autres, hein, puisque certes, on a eu la bataille vers Staple-Leclerc, mais d'un autre côté, elle est arrivée, cette bataille, pour la victoire, aussi parce que Sergio Perez a quand même été victime, là, un coup de malchance pas possible avec cette safety car. Euh, il termine quatrième, Sergio Perez, derrière sa, derrière Carlos Sainz. Euh, grosse désillusion pour Perez, qui a fait sa première euh, pole position en carrière, enfin, serait-on tenté de dire, mais il a donc obtenu sa première pole euh, samedi. Et puis ici, en course... Ils gèrent quand même très facilement le, le peloton et c'était vraiment un début de course très tranquille. Et j'ai vraiment envie de dire, vu le rythme qu'a gagné Verstappen en fin d'épreuve, parce que euh, Verstappen suivait mais à une distance plus raisonnable, on va dire, de, de Leclerc en début de course, euh, il pourrait vraiment faire une bonne une bonne opération ici, Sergio Perez. Donc est-ce qu'on a euh, est-ce qu'on serait pas partagé entre la déception justement du résultat final, mais aussi l'optimisme de se dire qu'au deuxième Grand Prix, eh ben il a euh, montré pouvoir faire un week-end plein et prendre et la mesure que le euh, deuxième grand prix aussi à Imola l'an dernier il avait battu Max Verstappen en qualif et c'était on se dit voilà ça y est bah, il est déjà au niveau etc. et cetera justement c'était cette fois où il a battu Verstappen donc moi j'attendrai quand même encore un peu de confirmation pour pour Perrette. ce qui est sûr c'est que oui ce grand prix était absolument très prometteur avec un cours euh, stratosphérique et ce que j'ai ressenti c'est que oui il est de la malchance euh, avec l'entrée de la voiture de sécurité, mais il faut aussi souligner que c'est n'est pas que de la pure malchance, c'est aussi Ferrari qui a provoqué cette malchance, avec la stratégie de Charles Leclerc qui a mis la pression sur Red Bull, hein, le, enfin, le message post-overtake, c'est-à-dire rentre que si Perez ne rentre pas, Perez est rentré, donc Leclerc a essayé de faire l'overcut en piste, et ça a totalement marché, donc finalement Ferrari, il faut quand même le dire, à a pris un pari euh, stratégique et, et qui a été pleinement payant. Alors oui, ils ont eu de la chance, mais il faut aussi provoquer euh, sa chance ou la malchance euh, des autres. Mais effectivement, sur, sur Perez, c'est sa meilleure quatrième place de sa carrière. <rire> mais surtout, euh, moi, ce qui m'a rassuré, c'est que l'an le dernier, Imola, il était totalement effondré au lendemain de sa bonne qualification. Là, on a vu qu'effectivement, il était vraiment implacable. Il était en fait sur la même dynamique que Verstappen, c'est-à-dire que il a fait un très bon début de course, sa fin de premier relais a été un peu plus compliquée, et le début du second relais aussi. Et on a vu que justement, quand les pneus sont redescendus en température, notamment à cause de la, de la VSC, euh, la, la Red Bull a vraiment gagné en performance, et ça n'a pas été que le Verstappen. Perez était derrière, il a aligné les chronos, et a remonté sur Sainz, donc il a vraiment eu cette même dynamique, et on voit que finalement, il était dans les chronos qui étaient les mêmes que le Verstappen quasiment toute la course. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a vers lui, parce que l'an dernier, il y avait une quand il était au meilleur sa course, il était dans les chronos de Versailles, mais quand il avait vraiment des phases plus compliquées pendant les courses, et là, j'ai pour l'instant, ça fait deux courses, je ne vois pas ces phases compliquées. Il est un cran en dessous de Verstappen, mais qui les reprochera Et de toute façon, l'autre Ferrari est un cran en dessous de Leclerc aussi. Je fais un pack avec les deux puisqu'ils ont été quand même assez proches tout le week-end. Sainz, pour moi, et toujours un cran en dessous de Leclerc. On voit vraiment cette année, avec une voiture très performante, le, le gap se crée par rapport à l'an où tout le monde disait que, que Sainz c'était euh, au niveau. Moi j'ai toujours considéré qu'il était un cran en dessous et là c'est vrai que vu que Leclerc ne fait pas d'erreur et fait vraiment tout ce qu'il faut tous les week-ends, derrière c'est un peu plus compliqué pour pour Sainz mais dans tous les cas ces deux pilotes qui sont très proches, ça se joue à quelques poignées de dixièmes encore une fois comme on disait tout à l'heure. donc euh, et je, je pense que Perez a gommé une grosse grosse partie de son retard de l'an dernier, notamment parce que la voiture tout aussi est plus adaptée à son pilotage, qu'il la connaît parce qu'il l'a développée dans le simulateur. Il a amené lui aussi son expérience et ses, ses, ses, dire, ses envies de pilote par rapport à ce qu'il veut de sa voiture. Et ça se ressent forcément qu'il y a une voiture qui est plus adaptée à lui qui n'a pas eu besoin de découvrir avec si peu d'essais. En tout cas, avec moins d'essai et moins de, de, de, de roulage, puisqu'on rappelle que en 2021, Versapen roule sur une voiture qu'il connaît quasiment par cœur, puisque c'est un dérivé de la voiture 2020. Donc là, ça change un peu la donne et on voit que même si pérez est en retrait, il est vraiment quasiment, il est beaucoup plus proche en tout cas. Et Perez, on peut préciser, l'air de rien, c'est la première fois de sa carrière qu'il était en gestion d'une course, parce que les deux les deux victoires qu'il a remportées précédemment, l'année dernière c'était à deux tours de la fin, euh, suite à la crevaison de Verstappen et puis l'erreur de Hamilton au, au premier virage à, à Bakou, et la première victoire c'était en 2020, euh, sans le capillage spectaculaire des Mercedes, c'était au milieu troisième. C'est la première fois en 215 courses, donc il a signé une pole position et il s'est retrouvé euh, aux commandes d'un grand en prix fait, à partir du, du premier tour. Franchement, il a été il a été impeccable. Euh, on ne jamais effectivement s'il aurait gagné ou pas il y avait le rythme il n'y a aucun doute et euh, s'il n'y avait pas eu la safety car euh, alors t'as raison Alex de parler de que c'est pas complètement de la malchance malgré tout ça a été terrible pour lui parce qu'il a tout perdu et il a même perdu le podium dans l'affaire parce que euh, on peut évoquer la ligne de la safety car qui a donc euh, passé juste après euh, Sainz ce moment où Sainz sortait des stands et il a tout perdu, quoi. il méritait peut-être au moins un podium, bon, ce sera pour la prochaine fois, mais effectivement, rassuré sur son rythme, et, euh, et pour remontir sur ce que tu disais Manu, on, on l'évoquait il y a deux semaines, je crois, à l'émission, juste avant le, la saison, qu'effectivement, on pouvait s'attendre à ce que Sainz, une fois que la Ferrari allait vraiment marcher, Hier, il y a un des candidats entre Leclerc, parce que, euh, je vous rappelle une chose, on a, on a vu Verstappen progresser fortement l'année dernière, parce que d'un seul coup, il avait la meilleure voiture, donc il avait plus besoin d'en faire trop, il avait plus temps de surpiloter, pour décrocher euh, un résultat euh, telle une proposition ou une victoire là il n'en a pas besoin on l'a vu il a mûri donc là c'est pareil on le sent prêt euh, là en début de saison on c'est comme s'il avait été candidat au pied toute sa vie en fait ce garçon il fait partie de cette catégorie pour moi qui fait que quand la pente s'élève il s'élève avec tout simplement parce qu'il a le talent nécessaire la tête froide et, et une ambition énorme mais je pense que moi pour ça c'est dur euh, on l'a vu pas célébrer ses podiums je pense qu'il est confident euh, qu'en cours ça tourne rapidement à 2, 3, 10ème des 4 tours avec la même voiture et euh, je pense que ce sera une année difficile euh, pour Sainz pour cette raison-là c'est que mentalement ça va être très très difficile on, on pensait qu'il allait avoir la peau l'an samedi il rien il a été le il était virtuellement en tête avant la deuxième tentative euh, mais il n'a pas réussi à améliorer en pneu neuf ce qui est un peu surprenant là où Leclerc il a gagné je crois 3 dixièmes sur son chrono donc je pense que psychologiquement ça va être très dur parce que quand vous pensez de rembobiner quelqu'un qui sort une amélioration 3 dixième à la dernière seconde c'est énorme que voilà ça va être une longue saison j'espère pour lui qui voilà qui qui le comment dire du courage la tête sur les épaules mais ce, ce sera stratégie de Pascal Leclerc mais euh, je pense qu'il gagnera quand même quelques courses je lui souhaite en tout cas et je pense que ça en, en terme de, de pilote en tout cas pour l'instant si fiable c'est pas d'erreur c'est très propre et à chaque course c'est le meilleur résultat possible c'est très solide pour Ferrari jusqu'ici Mais attendez, j'ai mal compris, mais Sainz il a fait la poule et Hamilton il a été éliminé. Je j'ai j'ai du mal suivre pour ce qu'on parle. J'ai suivi la mauvaise chaîne apparemment. Ah merde, j'étais sur ces news. Aïe aïe, azute, ah, quelle quel erreur, pardonnez-moi. Enfin je euh, voilà, donc, merde, peut-être vraiment encore une petite petite série de de de bande band Twitter mais bon frère que voulez-vous euh, mais donc voilà pour ceux qui n'ont pas compris euh, voilà, c'est nous avons annoncé l'élimination des habitant eux ils ont vu habitant éliminé, ils ont dit oh, mon dieu, mais genre il fera pas la course, c'est incroyable. Mais genre il y a que 10 F1 à chaque départ et tout. C'est vrai que c'est deux fois plus, c'est incroyable. Euh, mais voilà, c'est vrai que pour euh, pour ça c'est assez euh, ouais, c'est c'est pas terrible comme tu le dis pas l'ensemon quand même, on voit qu'en termes de rythme pur là, il se prend des petites des petites euh, Des, des petites mines par Leclerc sur la distance de course sur euh, sur les qualifs aussi donc c'est c'est voilà c'est pas forcément le, le début de saison rêvé pour lui en, en fait l'an dernier j'en reviens toujours à ça mais l'an dernier quand il y avait des résultats où les deux étaient là et qu'il y avait des courses normales euh, Leclerc il était toujours devant en qualif en course euh, c'était les 14 6 14 8 je crois qualif course et non, enfin 14 8 14 6 et franchement euh Leclerc est vraiment un, un cran au-dessus et là que la voiture est parfaite, parce que la voiture est très très bonne, euh, Leclerc est parfaitement à l'aise dedans et en fait on voit que bah, effectivement c'est il euh, y, y a une petite classe d'écart et puis on voit que surtout Leclerc est un pilote monstrueux, euh, malheureusement on voit aussi une, le rôle de la voiture en F1 parce qu'en 2020 et 2021 les gens ont un petit peu oublié qui était Leclerc, mais c'est vrai finalement le voir euh, en tête à Bahreïn, le voir euh, en tête à, à Jeddah comme là, il est, il l'a fait, Euh, bah oui ça rappelle Barine 2019 ça rappelle pas 2019 ça rappelle Monza 2019 c'est un pilote qui une fois qu'il est en tête c'est se battre c'est défendre c'est attaquer c'est gérer euh, et surtout c'est aller vite dans toutes circonstances il est c'est un vrai métronome. moi je suis hyper impressionné par sa régularité il fait pas ou très peu d'erreurs en qualif il est capable de sortir des tours extrêmement rapides sans faire d'erreurs non plus euh, et encore une fois il fait pas la pole agenda parce que PS sera tour de nulle part il faut regarder le tour de PS parce qu'on a beaucoup parlé l'an dernier du presque tour de Versapen à un virage près, là on peut on parler du tour de Perez qui est vraiment phénoménal euh, en calife, euh, mais ça, ça 'empêche pas que Leclerc effectivement est vraiment euh, pour moi, là, il prouve, il rappelle en tout cas qu'il est probablement dans le top 4, euh, voire top 3 des, des pilotes du plateau. D'accord d'accord avec cette... Il <rire> <qui> est dans ce <rire> débat sur tout. <rire> Il pense quand même dans la charrue euh, qui était la Ferrari 2020 et si c'est pas faire les 4e place. Ce qui disait bien, on disait bien que C'est ça. ça. je vais rajouter pardon sur juste sur le clair ajouter que pour moi il, il part la course mais il mérite un tout petit peu plus que Verstappen de la gagner, je pense vraiment qu'il la perd parce que la Red Bull est, est un peu plus rapide dans les droite Pourquoi je parce que pour moi encore encore une fois que Verstappen était plus intelligents que Verstappen sur sa manière de défendre sur les deux manœuvres. Il le piège deux fois hein, quand même les, les deux premières fois il le laisse passer avant le avant la ligne des RS et euh, Verstappen euh, tombe entre guillemets dans le piège et il le repasse tout de suite. Euh, de deux, deuxième tour, euh, il freine il piège une première fois euh, Verstappen en réaccélérant juste comme il faut euh, Verstappen a deux doigts de perdre la voiture au moment où il accélère et, et la troisième fois bon ça passe pour Verstappen fin, fin, fin forcément au bout d'un moment ça allait passer l'air de rien. Euh, s'il avait eu qu'une ou deux tentatives il serait il serait pas passé. Euh, là, il a eu la chance d'avoir une excellente vitesse de pointe et euh, encore une fois il a, il a brillamment piloté mais je voulais quand même souligner que pour Max Leclerc sur ses deux premières tentatives, il lui aurait une petite leçon de pilotage. Voilà, comme Marine. Il semble que cette fois ça a pas marché. Voilà, c'est ça, c'est ouais, c'est vraiment ça. On comprend le moment ouais. Mm -hmm. ouais. mais bon, c'est pas qu'il comprend ouais, il faut quand même toujours trois ou quatre euh, tentatives ouais. et puis bon, il y a eu la VSC, il y a eu enfin il voilà, y eu pas mal de choses effectivement, il y a eu les tarpauves dans le dernier tour aussi qui fonctionnaient pas euh, C'est pas simple. Après, vous voyez où est situé le drapeau jaune de euh, la TIFI, je sais plus. Est-ce que ça a désactivé le DRS, le drapeau jaune de la TIFI euh, de, de, euh, Non. Non, c'est euh... quand il une neutralisation qui n'y a plus de DRS. Euh, a priori, ça, vu, vu que là, c'est vraiment sur un mini-secteur, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, euh, il DRS, mais après, au-delà de ça, euh, en, fin de, en fin de course, entre le froid qui s'installait la température de la piste qui baissait, et de toute façon, les voitures qui avaient déjà perdu dans cette espèce de dynamique avec les pneus plus chaud la Red Bull était plus rapide, il y a pas d'autre là-dessus. Euh, la Ferrari était un petit cran en dessous. Donc effectivement, ça peut laisser penser que les courses de nuit seront plus favorables si elles se font vraiment de nuit à à Red Bull et qu'à l'inverse les courses d'été pour l'instant en tout cas si les voitures regardez leur physionomie actuelle seront plus en faveur de Ferrari. La Ferrari semble bien aimer la mise en chauffe des pneus et semble hyper euh, avoir une très très bonne fenêtre de fonctionnement en fait avec une un fonctionnement des pneus chauds qui qui marche très, très bien. Donc euh, Voilà, à confirmer évidemment encore selon les développements de chacun parce que les voitures et les niveaux de performance qu'on les a ici ne seront plus les mêmes cet été donc euh, ce sera à vérifier. C'est beau quand même, parce que, voilà, 2008, on était à dire « rendez-vous compte, on est à Singapour, il fait nuit, c'est dingue, maintenant on vous dit les courses de nuit, il y en a 17 de toute façon <rire> sur l'année, la moitié des courses se font de nuit, donc c'est absolument absolument Ça incroyable. » Ah, Hyper driver effectivement, tu es totalement au sujet, et on en parlera peut-être tout à l'heure du Grand Prix de Las Vegas, mais là, c'est pas du tout le principe de l'émission ce soir, j'ai ravi. <rire> ce sera le Grand Prix de nuit, quand même. Oui, non, oui, non, mais oui. Ah, oui bah, dans tous les sens du terme. Hein. Je peux te dire qu'à 4h du matin, il va, il va piquer euh, très, très pique. clairement. Euh, mais rassurez-vous, on vous en parlera jeudi, <rire> si jamais on n'a pas le temps ce soir euh, d'évoquer euh, Las Vegas, qui n'a toujours pas été annoncé pour l'instant. Euh, voilà, Demain, ce... normalement. Oui, oui, oui, moi je reste sur la Hotmar Zafnower School of Reporting <rire> News, qui est d'ailleurs <rire> que pour l'instant, ce ne sont que des affabulations totales de la part de journalistes totalement dé désillusionnés. Voilà, donc donné, <rire> cela ne se fera pas. Euh, Ah non Arrêtez de dire la Vegas de nuit, ça dire le matin pour nous. Ça veut dire 4 heures du matin. Arrêtez C'est pas le matin, 4 heures. C'est sorti de boîte. C'est pas le matin. Très, très clairement. Euh, bon, en tout cas, derrière le, bah, le Big Four, désormais, bah, on avait George Russell, qui, décidément, commence seul, à les... Tout seul, Russell. Il n'y avait pas son équipier pour pour jouer un petit peu avec. Euh, parce que là, chez chez Mercedes, quand même, ce fut très compliqué ce week-end. Bon, Hamilton revient voilà en course et globalement euh, sans toute la fin qui est un petit peu voilà petit euh, petit cafouillage. Euh, euh, bon, ça ça peut-être 5 et 6 pour les pour les Mercedes, mais euh faut saluer George Russell quand même qui a fait un très beau très euh, très beau weekend par rapport à son équipier. Et mais il met une gifle énorme à Hamilton en qualif il, euh, il se qualifie euh se qualifie 10e quand même. Euh C'est celui 6 ou 6, 10e, il lui met, ouais. 6e, euh, Hamilton, 16. C'est vrai que tout le monde dit, oui, Hamilton n'était pas dans ça. N'empêche que là, c'est à la régulière. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que, hors accident, météo capricieuse ou panne, c'est la première fois qu'Hamilton rate la Q2 euh, depuis euh, la 2009, en Bretagne 2009. Donc, euh, c'est vraiment pas rien. Euh, et effectivement, ça montre que, bah ouais euh, quoi qu'on en dise, Hamilton n'avait pas d'excuses. Son excuse, c'est qu'il a raté ses réglages. Mais ça, je suis désolé, c'est une excuse qui fait partie du sport. Et... Et effectivement, et c'est pris une grosse rouste en calice, qui était très longtemps qu'on n'avait pas vu. Euh, donc bravo à Russell pour être passé entre les mailles d'un week très compliqué, parce que Mercedes était vraiment en grosse galère à Jeddah. Euh, et euh, et c'est vrai que c'était pas gagné, parce que euh, la Mercedes, ça peut être très compliqué. Ils ont été obligés de sacrifier énormément de performance pour ne pas, pas perdre de d'appui sur le train arrière. On a vu qu'Hamilton avait zéro appui sur le train et que du coup, dans l'enchaînement hyper rapide, après le virage 13, je crois, Euh, il, paye, il lâchait en fait 6 à 7 km heure par virage à Russell parce qu'en fait il n'était pas capable d'attaquer autant euh, par peur et par risque de perdre l'arrière notamment sur les bras. donc euh, c'était vraiment très compliqué pour lui et effectivement euh, Mercedes est totalement perdu avec cette voiture, ils ont des pistes ils ont des idées mais pour l'instant il n'y a rien qui fonctionne donc, euh, Russell a vraiment fait un très très bon travail pour sauver les meubles Première fois de la carte de Lewis Hamilton qui ne remporte pas le Grand Prix d'Arabie Saoudite quand il est organisé. Euh, <rire> Est-ce que c'est la crise Est-ce est est que sa carrière est, est, est terminée <rire> euh, Ça devient compliqué pour lui, bien évidemment. Je vous j'ai pas vu la Q1. Euh, j'étais en voiture et je suis arrivé et j'ai vu le tweet de la F1 qui parle des éliminés en voyant Hamilton à côté il y a sa photo et la voiture roule normalement j'étais un peu surpris je vous avoue que j'ai pas voilà, dire, bon, bah, on a l'impression que c'est Russell qui navigue au niveau de la Mercedes c'est-à-dire dans un metland entre derrière les deux équipes de pointe et devant quand même le reste et c'est plutôt Hamilton qui avait totalement délicé d'ailleurs c'était intéressant de voir sa réaction à la radio Euh, après l'arrivée il disait euh, voilà tu finis 10e et il disait mais est-ce qu'il y, est qu y a un point pour ça Donc il savait pas ce que c'est sa, sa première 10e place depuis la Corée 2012 donc ça nous ramène à les années noires où les Mercedes était un petit peu perdu et s'effondraient en table de pneus voilà et il a même failli finir pour la première fois sa carrière en F1, 11e euh, derrière euh, Lance Rhodes je crois donc ce qui, ce qui indique un petit peu d'ordre alors euh, voilà il s'est tout simplement perdu euh, euh, avec les réglages euh, comme tu disais Manu, c'est plutôt Russell qui est parti sur des réglages peut-être plus classiques, mais qui était plus conforme au niveau de ce, de ce Mercedes, donc je dirais pas que c'est Russell qui a su, surperformé, bon Hamilton a eu un week-end un... totalement sans, ça lui est arrivé euh, l'an dernier, hein, voilà donc c'est pas la, la première fois, euh, de ça c'est de manière un peu plus spectaculaire que d'autres, voilà encore une fois c'est le deuxième Grand Prix, euh, ça veut absolument rien dire pour, pour le moment. Muscles... en fait ce dommage c'est qu'il aurait pu euh, faire un bien meilleur week s'il avait gardé ses réglages de la, L3, il en a trop voulu je pense parce qu'en le 3 il avait une voiture qui était stable qui manquait un peu de perf mais il aurait dû s'en contenter parce que de toute façon on sait que la Mercedes manque de perf et en fait il a changé beaucoup de trucs qui ont complètement ruiné l'équilibre de la voiture, d'ailleurs il n'est pas venu à ce réglage le, le dimanche ce qui m'a étonné et euh, mais c'est vrai que euh, il a fait cette erreur de, de, de vouloir absolument tout changer et je pense que sans quoi il aurait été il aurait navigué sur la, enfin, au niveau des Alpines quoi comme euh, Comme mais je pense que oui, Lewis Hamilton on va lui acheter un règlement sportif et un trombinoscope euh, parce que là maintenant c'est un Toast. point pour la deuxième place qui est Franz Toast bon à un moment voilà c'est tout possible euh, faut, faut l'aider ce gaillard voilà Je vais quand voilà. même s'y parce que c'est vrai qu y a, que j'ai vu les gens étaient tombés un peu dessus. À, à Bahreïn, il avait été brillant. Moi, j'ai trouvé que à Bahreïn, sa première course, elle, elle était parfaite. Alors, le podium, c'était un peu chanceux grâce à l'abandon des Red bull mais il était tout le temps là. Euh, il tenait présent un début de course à Bahreïn et à la relance, il le suivait. J'avais trouvé très bon. Euh, donc là, non, clairement, pas c'est pas la crise. Il est passé au travers d'un week-end. Euh, globalement, par an, il en rate deux ou trois comme ça. Il y a maximum deux ou trois. Et, euh, moi, la colonne dernière. Je me rappelle de Sochi, il y a quelques années où il était... Euh, Votas avait gagné, il avait terminé à 40 secondes, c'était n'y pas vraiment d'explication, donc voilà, c'est avant tout un choix de réglage, c'était quand même bien vu en course, et en plus je crois que c'est pas Manu qui l'a précisé, ça peut faire 6 ou 7 si euh, s'il si a un petit peu plus de, de réussite avec le timing de la, de la voiture de sécurité, le fait que les stands soient fermés à ce moment-là, donc euh, ça il aurait pu finir 7e, on en revient à discours, donc le, moi le rythme en cours je l'ai trouvé très bon, euh, il avait des pneus durs bien plus âgés, celui de son coéquipier, Après la première voiture de sécurité, il ne tenait presque son rythme, donc c'était vraiment pas mal. Hein. Il n'y a, a pas de quoi tirer la semaine d'alarme, je pense qu'il sera de retour dans le top sans problème dans, dans la prochaine course, jusqu'à priori, Mercedes, c'est leur abonnement, quoi. ça va être 5 et 6 très souvent, je pense, c'est-à-dire en qualif comme en course, même si on a vu qu'en qualif, ils n'avaient pas beaucoup de marge finalement, euh, puisque Ocon a réussi à devancer Russell notamment. Et par contre, on a vu qu'en course, il y, a, il, y a, il y a vraiment une division d'écart entre Mercedes et le reste du bouton. Mais voilà, je, pense, je pense que c'était n'était qu'un accro et que ce sera de l'histoire ancienne dès la, de la course. En Formule 2, si tu fais 5 et 6 à chaque course, tu as le titre. C'est peut-être la stratégie. <rire> J'ai été très surpris de voir Mercedes complètement se, se foirer sur la stratégie à ce point-là avec Hamilton. où On a vu que il y avait des voitures à l'arrêt tout ça, mais en fait, tant que la direction de course n'a absolument rien annoncé pour le, les stands, donc euh, ils étaient ouverts et en fait ils sont les seuls à se fait piéger alors que ah, Asse et Martin était la même situation avec deux pilotes qui ne s'étaient pas encore arrêtés et euh, Asse a arrêté Magnussen, Asse-Martin a, a arrêté Hülkelberg, et Mercedes n'a pas arrêté Hamilton, ce qui a totalement ruiné sa fin de course, sinon il aurait pu terminer probablement un peu mieux que ce qu'il a fait. Donc, ouais. Euh, ouais, mais bon, on... Ça sûr, fait écho à des propos de Russell qui disait voilà, « Dans notre situation, il faut qu'on prenne des risques », et même au premier grand prix à Bahreïn, les deux Mercedes avaient des choses qui étaient dures, qu'ils pas du donc on a l'impression que peut-être qu'ils paniquent, ou peut-être qu'ils veulent prendre des risques pour jouer de tout pour le tout, Est-ce qu'il vaut mieux pas aussi assurer 18 points par grand prix à deux pilotes, le temps que ça rebondisse plus et que ça règle Après, rappelez-vous aussi, ils perdent Bonza 2020 sur des stands fermés. Hein. Donc euh, peut-être qu'à ce moment-là, on a oui. on a la crainte. Moi, moi je vous l'avoue très clairement, quand j'ai vu Ricardo arrêter sa voiture, j'étais convaincu que les stands allaient être fermés. Moi, je ouais, n'arrive ouais, pas mais... à comprendre la décision de les laisser ouverts, d'ailleurs moi je, je comprends surtout pas qu'ils n'arrivent pas à avoir les meilleures visons sur cet écran où il y a des messages. Je sais qu'ils priorisent les messages de la direction de course selon les quand enfin les et tout ça. Du coup il a, des fois ça apparaît sur des écrans sur des écrans un peu plus loin mais en fait c'est Ukender qui était derrière il a eu le temps et tout ça donc ça veut dire qu'il y avait vraiment pas d'urgence en fait. Alors je pense qu'ils ont eu une espèce de coup de panique mais c'est vrai que c'est décevant, c'est dès en fait qui se qui choke comme ça dès qu'il y a euh, quelque chose un peu compliqué, c'est pas la première fois. Là en plus il y a Bono qui a demandé justement de rentrer et Hamilton l'a pas fait donc euh, c'est assez bizarre euh, c'est assez bizarre effectivement de voir euh, de, de, de voir Mercedes un peu comme ça en, en difficulté ça montre en fait que l'équipe est vraiment pas à son mieux et qu'elle n'est pas la machine qu'elle est capable d'être euh, quand tout va bien. C'est vrai que ça, ça peut quand même annoncer une saison compliquée pour eux hein, parce que là euh... Encore une fois, par exemple, Alpine, l'an dernier, ces niveaux opérationnels qui se démarquaient et qu'ils arrivaient à sortir quelque chose. Là, voilà, Mercedes, c'est sur ce point-là... Et c'est peut-être encore Alpine, par exemple, c'est parfait, je trouve. Pour l'instant, tout va bien. Très bien géré, et justement, ça tombe bien, puisqu'on va parler d'Alpine avec la 6e place d'Esteban Ocon. Et l'abandon d'Elplan, malheureusement, l'abandon de faire un Dolonso, alors que ça pouvait très clairement faire 6-7 relativement facilement, même si, voilà, pour Ocon, il y a quand même la bataille à la fin avec Norris question est Sionctus, mais... On sentait quand même qu'Alpine était clairement euh, bien en termes de, de midfield à ce moment-là, oui Manu Non, un... je voulais transmettre un mea culpa que Franck voulait faire, mais il n'est pas des notes ce soir, parce que justement, il avait été assez critique envers Alpine la semaine dernière, et euh, on en a parlé ce week-end, on en a encore reparlé ce matin. Euh, Alpine a fait un très très bon week-end, donc euh, il, voulait, il voulait adresser un mea culpa, et c'est vrai que je trouve qu'on avait été assez euh, assez criti critique, et là, ils font quand même une qualifte qui est énorme. Hein. Il faut oublier qu'il n'y a que Red Bull et Ferrari, à part eux, qui mettent leurs deux voitures en Q3 donc euh, c'est ça fait quand même qu'ils sont en performance pure pas loin des deux façon niveau de Mercedes, grosso modo donc euh, ouais ça reste quand même encourageant c'est vrai Et en fait au premier grand prix on avait des doutes sur la fiabilité mais un petit un petit peu moins sur la sur la performance on a été rassuré par la fiabilité mais on avait été un petit peu déçu par la performance là c'est l'inverse on a été rassuré par la performance mais on a été inquiété par la fiabilité et avec ces soucis moteur que dénonçait même Prost avant son édiction, ils sont là et qu'Alpin se prend en pleine figure. Donc euh, finalement c'est un petit peu plus ou moins effectivement, comme prévu, on a peut-être effectivement vu moins beau et moins y compris, mais attention à ce chaleur de, de la fiabilité euh, également qui pourrait hanter euh, qui pourrait hanter Alonso et comme euh, tout au long de, de la saison. J'ai l'impression que ça se plus ou moins comme prévu pour eux, c'est-à-dire une voiture qui a l'air... Euh, qu'elle est qu'elle en forme, on peut pas qu'elle ait en forme mais attention si ça peut encore et euh, en Australie là ça on faut voir on va revoir les machins d'ingénierie et on fera le véhicule pas notre véhicule. Là, là où je trouve que ça ça se passe comme on l'avait prévu c'est que la voiture elle a bien partout ils ont pas fait de grosses prises de risques sur le concept de la voiture. On avait on avait dit justement qu'elle nous être un peu tiède cette voiture avec peu de grosses de, de de grosses tentatives soit de pontons très fins soit de pontons très épais soit de, de, de tracés de tracé hyper hyper euh, complexe mais au final ça a de payer parce que l'aventure semble bien sur des tracés totalement différents ils ont euh, ils ont confirmé les bonnes dispositions de Bahrein qui était un circuit quand même assez lent en tout cas avec beaucoup de virages lents sur un circuit de, de Jeddah très rapide donc ce qui montre que probablement ils auront ce niveau là partout en fait et ça ça pourrait vachement payer ça c'est une concurrence qui aura des voitures qui risquent de, de, de différer en niveau d'un prix à l'autre Ça oui, je te rejoins là-dessus. Notamment en qualification, ils ont vraiment, vraiment été impressionnants. Je pense qu'ils ont quand même encore du travail sur le sur le rythme de course, notamment en dur. Euh, en médium, ils étaient très bien. Qui, euh, ils étaient un petit peu euh, voilà, c'était évidemment derrière Mercedes et compagnie mais ils étaient quand même en tête du milieu de peloton il y avait pas de souci en pneus dur enfin, fait c'était difficile hein, parce que euh, on aurait pas fait dans en début de course que Norris allait remonter sur euh, sur Ocon alors je sais qu'il y a des battures de sécurité et tout ça pour avoir dans des circonstances et sur un circuit plus normal mais c'est mon petit bémol, c'est le rythme de course surtout avec les pneus plus durs ils ont un petit peu mal pour l'instant et effectivement la, la, la fiabilité quoi euh, là si à long hier donc ils auraient fait à priori si c'est ça ça faisait beaucoup beaucoup de points dans un championnat constructeur avec beaucoup d'équipes du milieu de tableau qui peuvent marquer toutes les courses ils auraient frappé grand coup un petit matelas, bon là, là ils sont quatrième, je, je les dit en début de d'inhibition mais je le répète, pour moi ça peut être le minimum syndicat pour le win cette saison, si on regarde leurs adversaires directs actuellement au championnat c'est assez fin, Alfa Romeo et McLaren en, en, a priori sont partis pour être bon une course sur deux, euh, selon les caractéristiques du circuit, donc ce que je veux dire c'est que ok ils n'iront probablement même pas chercher Mercedes cette année, mais pour moi ils doivent, ils doivent faire quatrième, euh, enfin c'est cinquième minimum, pour moi c'est quatrième minimum, Avec la structure d'équipe qu'ils ont, c'est une équipe d'usine, pour moi ils n'ont pas d'excuses, ils ont visiblement une bonne performance, ils ont un duo pilote qu'on l'a vu encore extrêmement performant, extrêmement proche. On a fini à 8 centièmes de barrage pour deux places d'écart, donc là encore on voit que c'est extrêmement serré. Et en course, ça nous avait peut-être un tout petit avantage, mais suffisamment léger pour qu'à chaque fois ils n'arrêtent pas de se rattraper dans les Donc ils ont vraiment... Il faudra discipliner peut-être un petit peu ça pour, euh, pour l'équipe, mais euh, ils ont vraiment un duo très solide. Encore une fois, une équipe qui est capable d'exécuter des courses euh, et des stratégies parfaites. donc Pour moi, il n'y a pas d'excuse. Avec la performance qu'ils ont affichée à, à GELAS, effectivement, comme tu le dis, Manu, ils sont capables d'être aussi performants sur tous les circuits, c'est le quatrième du constructeur. Et ça doit être l'objectif, ça ne peut pas être moins que ça. Qu quel enfer, cette bataille. moi Je suis désolé, mais euh, oui. je, le temps qu'ils ont mis à leur dire de geler les positions... Mmh ça a permis à Rossell de prendre 25 secondes d'avance quasiment c'était affreux regardez regarder. j'ai euh... bon, euh, bon ouais. Euh, ouais. voilà <rire> Ocon va faire qu'est-ce qu'il a avec les voitures roses <rire> Alors moi j'ai trouvé Ocon fait une première défense un peu dégueulasse oui. celle d'Alonso celle en ligne droite était pas beaucoup mieux le zigzag était quand même assez euh, prononcé Oui ah, mais Alonso tu la... ah, encore une fois ne ne, ne me faisons ne faisons pas le procès. <rire> je t'oudis qu'Alonso est dégueulasse hein, en termes de, de défense, <rire> ce que voulez enfin. Quand, quand, quand il quand il dépassait tout le monde à l'époque McLaren McLaren Honda, oui, il, il rentrait dans le virage puis il en sortait comme si personne n'existait et puis il ralentir, c était vers c'était affreux euh, mais là, les zigzags en fait comme c'est autorisé désormais en Formule 1, je les comprends. C'est parce que je, voilà, on va pas se le cacher depuis Fernando Alonso à partout en 2021, et plus personne ne fait chier personne sur les zigzags. Donc euh, voilà, à un moment donné, Verstappen le fait aussi, enfin tout le monde le fait. Donc ça, ça a pas choqué. Mais le coup d'Ocon qui vient tasser Alonso comme ça en bout de ligne droite avant le premier virage, c'était « Tu fais passer à ton équipier, quoi !» Pour moi c'est pas comparable quand Alonso zigzague au n'est pas dans son diffuseur euh, au moment où voilà euh... ah. bon, la porte était pas complètement ouverte Alonso aussi y allait quand même euh, ce petit coup de volant à gauche il est un petit peu très quand même c'est vraiment bah, c est, c est pas très clean Donc, pour moi les zigzags oui c'est c'est pas, pas bon c'est c'est pas ce qu'on aime voir mais pour moi c'était pas dangereux il y avait deux équivalents de deux à trois voitures entre les entre les deux alpines. et c'est pas encore une fois un mouvement fait la dernière seconde ou alors que connais juste là et puis Ocon, il a un certain passif dans une autre voiture rose, dans une autre équipe avec Pérez, où c'était très mal passé à plusieurs fois. Il avait même accusé à spa Pérez, d'avoir essayé de le tuer. Donc, voilà il y a peut-être eu des réminiscences en voyant une voiture rose en disant « Oh là c'est Pérez, je le faire. » Mais euh, <rire> moi, je trouve qu'ils s'en sortent quand même bien. Et au-delà du fait qu'ils ne sont pas crachés, ils ont effectivement perdu énormément de temps sur le sel qui avait pas le rythme pour créer une avance. Donc, euh, peut-être mauvaise gestion de course, cest euh, de... on voit que là que David dé Débriot manque terriblement à l'équipe <rire> alors, alors ça avoir, le, le directeur de l'équipe a quand même dit qu'il n'hésiterait qu pas à, à donner des consignes à l'avenir mais a priori pour les fins de course il a dit là on n'est intervenu parce que c'est début de Grand Prix et on voulait pas geler un résultat en ne sachant pas ce qu'il s'est passé ensuite mais il a précisé qu'effectivement l'avenir si les deux voitures étaient l'une derrière l'autre euh, qu'on était en fin de course il auraient plus facilement des, des consignes bah, à mon avis euh, si ça se reproduit dans la prochaine course je pense que même si c'est dans les 10 premiers tours on aura une petite radio parce que, ouais. je pense pas qu'ils auront l'énergie il ne faut pas attendre aussi longtemps parce que là ça a duré presque du tour cette histoire Donc, euh, mais je les ai vus moi c'était Red, Red Bull 2018 à Bakou c'était la même merde j'ai pensé j'ai ouais. pensé la même c'était incroyable et ça allait mmh. se finir pareil si euh, mmh. Alonzo n'avait pas eu ce problème moteur évidemment <rire> qui ne l'a pas aidé <rire> euh... Il a avec son vrai. Quistax, comme a dit Gaëtan euh, Vignon. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Quistax, c'est une Rosalie. C'est merveilleux d'avoir <rire> pu me dire que l'intégralité des gens branchés en français sur F1TV on peut écouter Quix Tax <rire> et ben c'était formidable et voilà, c'était très important. Alors dans le chat ça nous parle des zigzags, Villeneuve dit que c'est interdit, oui, mais bon ça voilà. Euh alors encore aussi que le circuit de Crèche du Chêne était décevant en caméra embarquée donc vrai, il faut vrai. Ouais, non, ça arrive. Pour moi, on savait aussi que ça. Euh, oui, euh oui, non mais tu vérifies avec sa tête mais c'était décevant apparemment. Mais... Le, le truc c'est que en, encore une fois euh, oui, techniquement le règlement est super clair, tu as le droit de changer une fois de trajectoire dans la ligne droite, basta à partir du moment où depuis l'an dernier tout le monde zigzague tout le temps et directeur de course ne dit rien euh, voilà euh, c'est normal de retenter avec le nouveau directeur de course il a rien dit non plus bah voilà c'est là c'est la fiesta maintenant donc euh, euh, ça' non, bah, ouais, euh, le zigzag est interdit sur, le, sur les bouts de ligne droite donc euh... après moi je continue de me dire que en, encore une fois euh, tant que c'est proactif je vois pas euh, où est le, le souci euh, tant que c'est pas fait en réaction par rapport au pilote... Euh au C'est exactement euh, c'est exactement ce, le, la zone grise du règlement sur laquelle joue les pilotes, c'est à dire que si tu prends le, le, le parti de couper l'aspi tu es totalement dans ton droit et forcément comment tu juges, vraiment à part la zigzag hyper dégueulasse, comment tu juges que le pilote n'était pas en train de faire sa course plutôt que de réagir à ce que le pilote derrière lui, puisque le pilote derrière lui essaie aussi de se mettre dans la spie. forcément ça crée cette espèce de décalage et d'accord néon et du coup, tu peux dire ah « Non, mais moi, je faisais le décalage pour casser l'Aspi ». Et en fait, on n'a jamais tort. C'est ce qui fait que le Versailles n'avait pas été pénalisé pour avoir fait des zigzags à Interlagos l'an dernier. Donc, euh, bah, je pense que malheureusement, ça continuera parce qu'effectivement, c'est une, une des règles les plus euh, grises du règlement euh, sportif. C'est clairement pas simple. En tout cas, bon, bah, écoutez, pour Alpine, il y a quand même du, du positif même si on a bon bon après on l'a dit c'était prévu cette saison d'une certaine manière hein. les voitures elles vont elles vont marcher et on finir une fois sur quatre et puis voilà mais il y, il y, a, je... tro il y a trois arrivées en quatre départs pour l'instant donc ça reste très positif c'est bien mieux que Red Bull Racing mais euh, ouais. moi je suis une petite une petite pensée pour cette livrée rose qu'aurait une couleur cette année et qui me, qui me plaisait grandement voilà Alors moi acheté <rire> par je... Comme on l'a bien vu, euh... moi toi, Comme on l'a bien <rire> vu à, à l'antenne, euh... je la trouve vraiment moche avec toute la partie noire. C'était très très moche je trouvais. Franchement, elle aurait été toute rose, ça m'aurait beaucoup plus plu La voiture a raison beaucoup de noir sur, euh, sur la partie inférieure. Ouais. Oui, c'est oui, c'est très euh, ouais, c'est très commun en ce moment, hein. je sais pas. C'est pour gagner de la poids. Le... C'est pour, pour, ouais. pour le poids. Ouais. Ouais, c'est effectivement pas simple actuellement hein, pour pour toutes les équipes euh, alors écoutez 7 septième place de land Norris alors là <rire> fiesta absolue à walking ce euh, <rire> qu'ils ont marqué des points voilà pas un point des points c'est quand même formidable euh, on, on les a senti mieux hein, déjà dans, en qualif, voilà le rythme était bien euh, bien plus sympathique. Ensuite, Manu, j'ai une pensée émue pour toi quand j'ai regardé ou 3 ou 4ème tour et que j'ai vu que Ricardo été dernier. Voilà, c'était très euh, très plaisant pour les gens qui n'apprécient pas, à mon avis, euh, McLaren, mais voilà, euh, Manu, es-tu étanche depuis Ah ouais, l'étanchéité, je suis encore bien sec hein, quand même, parce que ça a beau être une 7ème place et qu'effectivement, la semaine dernière, c'était 14 et 15, donc il y a beaucoup de mieux, mais euh, putain, c'est pas réjouissant quand même, c'est pas non plus fou, quoi, donc... Euh... Oui, ils sont aux portes de la Q3 et oui, euh, ils sont septièmes en course parce qu'il y a eu quelques rebondissements et tout ça. Quelques stratégies ratées sur des pilotes qui étaient plus rapides qu'eux et qui auraient dû finir devant eux, parce que finalement, euh, ça aurait pu faire top 10 à, à peine. Mais euh, surtout, le problème, c'est que c'est probablement un des deux ou trois circuits qui leur conviendront mieux cette année. Donc, en fait, euh, bah, probablement tu n'y aura pas vu que ça. C'était Denis Norris, il a dit, euh, malheureusement, de notre côté, parce qu'il dit, en gros, rose' Nathana se lui demandait, oui, mais... Euh, à partir de maintenant ça peut que aller mieux tout ça on a vu des progrès il a dit non malheureusement pour nous ça peut aller beaucoup plus vers le bas que vers le haut en fait de ce qu'on a fait ce week-end. donc euh, il a dit que voilà la voiture était pas bonne en vitesse de pointe il s'est fait éclater par Ocon d'ailleurs bravo à Renault parce que le moteur Renault fonctionne très bien euh, il s'est fait éclater par Ocon dans la dernière ligne droite et, euh, et globalement la voiture elle, est c'est pas non plus euh, un rêve à piloter donc euh, c'est ouais. bien c'était quelques points mais euh, voilà c'est pas très fiable c'est pas très rapide c'est Pas, ad, pas adapté du coup donc tous les circuits il y aura des des, des des virages lents ça va être compliqué il a même dit que Monza malgré sa vitesse euh, rapide et tout ça ne serait pas pour les McLaren parce qu'il y a quand même des virages lents au milieu donc euh, apparemment ils seront déposés euh, sur la moindre chicane donc voilà c'est bien mais franchement il n'y a pas de, quoi, euh, pas de quoi pavaner pour, pour McLaren ah, bah, qui bah, reste à 8ème force du plateau aujourd'hui Monza il est bien fait pour eux hein, puisque, donc ils sont pas bons en ligne droite ils sont pas bons en virage lent donc mmh c'est bien c'est très chouette aujourd'hui il faudrait une course un tas des gars, un truc comme ça un seul virage très rapide en fait ça leur fonctionnerait bien mais sinon ça se dégage c'est très complexe il <rire> ah, y, y a un abandon aussi pour Dalai Ricardo faut pas l'oublier donc euh, c'est pas non oui. plus tout, tout rose euh, mais en fait j'ai cette sensation je sais pas Paul si tu, tu veux la même chose mais que la McLaren euh, elle pourrait globalement faire des courses 30 secondes plus rapides si euh, elle était constante mais comme ils vont te prendre ils vont se prendre 8 secondes par tour pendant 8 tours puis ensuite ils vont revenir à une seconde enfin moi j'ai vraiment eu l'impression que ça ça ça haussait beaucoup pendant le grand prix je sais pas si tu si, as d'avoir vu euh, vu ça alors ah au début de course jamais j'aurais pensé qu'à la fin euh, avant on va il serait il serait encore les deux sont de le top 10 parce que c'était le cas hein, Ricardo abandonne euh, il était euh, une place juste devant où était Norris j'ai un petit doute mais il était, il était dans la lutte il y avait, il y avait pas de souci les deux pilotes étaient tombés dans un rythme similaire en plus donc il y avait bonne opportunité. Mais après, voilà, comme l'a dit Manu, le problème, c'est qu'il n'y a que 3 ou 4 circuits qui leur conviennent, ce sera ce sera très difficile. Euh, après, pour moi, il y a quand même un petit motif d'espoir, c'est qu'on a vu que la voiture était quand même capable de, de fonctionner. Est-ce qu'on peut pas penser que à la prochaine grosse évolution qu'ils qui apporteront, on pourra pas gagner quelques dixièmes et s'adaptera plus de circuits faut voir, euh, avant qu'effectivement, la, la MCL36 soit vraiment mal née. Et, et auquel cas, je crois que c'est toi qui, qui évoquais MNU il y a une deux semaines Peut-être qu'ils vont se montrer à, à la saison d'après, finalement, parce qu'une équipe comme Matlana, elle n'est pas la plus en dixième. Euh, mais c'est vrai qu'il qu faut voir. C'est-à-dire que si dès l'Australie, euh, ou par des virages lents, des sections plus lentes, qu'Algédon qu retrouve les partenaires de Bahreïn, c'est sûr que ce sera vraiment une, une très, très longue saison. Mais euh, on, on les a lutter avec William c'est Asson Martin à la première course. Là, on les a vu lutter avec Alpine en fin de course. Donc, euh, c'est n'est pas pour moi une équipe qui a, qui a le plus de désespoir cette année. C'est-à-dire que... 8 huitième force, je pense qu'ils seront peut-être même un de plus sur, sur certaines courses, il faut, il faudra qu'ils maximisent effectivement leur, leur performance, et peut-être compter sur quelques évolutions pour, pour faire un peu mieux, mais c'est vrai qu'elle a l'air très polyvalente cette voiture, euh, et dès qu'il a besoin d'un petit peu trop d'appui, elle, elle est vraiment dans sa zone de, de confort. C'est euh, un mm. voilà. Norris qui a dit, il n'y a aucun défaut fondamental, c'est juste qu'on manque d'appui partout, ce qui est dommage pour une voiture d'œufs. <rire> Après, le gros problème quand je 8 e force c'est que oui il y a une 7ème place mais en filigrane c'est pas si beau parce que Bottas n'abandonne pas il est devant Magnussen n'a pas ses problèmes physiques ses problèmes il est devant euh, Hamilton n'est pas à la rue sur les réglages et ils sont devant tous les deux euh, en fait finalement Alpha Tori et Agaski qui est pas loin alors qu'il n'est pas non plus en grande forme sur la fin de course donc finalement on se rend compte que il est devant Calif donc on se rend compte qu'en fait même quand ça va La voiture intrinsèquement n'est pas mieux qu septième ou une huitième force du plateau malgré tout alors là effectivement tant mieux s'ils avaient capitalisé sur des courses comme ça pour marquer quelques points parce qu'il en faudra à la fin s'ils veulent pas se retrouver vraiment dans une mauvaise situation et je suis pas je suis pas aussi emballé que cette septième place se laisse penser parce qu'au final pour moi c'est ça vaut vraiment pas ça du tout en, en rythme pur par rapport aux autres équipes ça ils vont finir 8e du championnat parce qu'ils vont finir 5 ou 6 sur des courses ou 7 ou 8 de là par des trucs et puis ils vont être dernière dernière force du plateau sur le reste quoi parce c'est ce un peu un peu un peu risqué parce qu'on rappelle qu'Habare ils sont derniers enfin Monaco ça va être horrible ils vont être complètement à la ramasse un an après la cagère je pense qu'ils seront en dernière ligne pas loin ils vont finir à trois tours <rire> ça va être terrible <rire> euh, ah France... vraiment, ils vont peut-être une avec spéciale. Oui, ah, et euh... il va falloir il va falloir se démarquer là, comme ça hein, parce que celle de l'an dernier du coup vu que c'est l'année dernière ils avaient pris cette bleu pas loin tu vois un truc <rire> jaune fluo quelque chose pour qu'on les voit en dernière ligne tu que, que ça soit visible à l'écran parce que ça est terrible Raï 50 que d'une pensée pour Ricardo qu Renault. pensée pour Ricardo Caciterre qu de bull hein tu sais euh, on peut enfin voilà hein, à un moment donné euh... <rire> on éviter trop penser à Ricardo ça rend un peu triste quand même la force Voilà c'est compliqué hein, parce que là hey, faire enfin, on a plein de des choses à faire faut de carrière et bah, bah regarde pas... moi mais... Norris qui a signé jusqu'en 2025, on l'a déjà évoqué, c'est aussi un, un choix de qui va poser des questions. Alors on revient dans le padeau après la course à Jeddah, il était dans une humeur, on va le qualifiera d'ironique. Euh, les... C'est sa façon de se comporter à Norris, mais on sent qu'il vit quelque chose de, de difficile parce qu'il garde l'émotion euh, sur l'expression « je suis je fais des blagues ». mais euh, On sent que c'est fait avec beaucoup d'ironie, je pense qu'il était qu super polaire, vraiment, euh, dans toutes les interviews qu'on peut traduire. On sent, de toute façon, il y a une espèce de une, une petite amertume parce que forcément, je pense qu'il aime son équipe et qu'il a envie de réussir avec, mais là, il se rend compte que on, on va pas déjà vous dire qu'ils sont partis pour quatre ans de galère, mais ça, ça commence quand même très mal pour eux, c'est la, la vérité. Et voilà, il est tout jeune, et, et s'il si y a un contrat à long terme, bah, on voit un peu que c'est risqué, hein, surtout qu'apparemment, il n'y a aucune clause, donc euh, il faut voir faut vraiment le souhaiter pour euh, Norris et Ricardo, qui sont quand même de des meilleurs pilotes sur le sur le plateau euh voilà qui qui pas quatre années euh, qui vont nous rappeler les années matérielles Honda, on voyait des pilotes comme Alonso et Button en train de se battre pour aller en Q2 je leur souhaite vraiment de de pas revivre une époque comme ça au pire une saison euh, mais que voilà dès l'année prochaine ils essaient de trouver des solutions quoi. De Tu passes voilà, il faut être positif, règlement, on va on va petit à petit euh, arriver à une convergence, alors ça, ça peut prendre de, jusqu'à deux ou trois ans, mais euh, voilà, il faut pas penser que la reine est partie pour quatre ou cinq comme ça, je ne crois pas du tout, je pense que, je vois qu'il y a des sourciers, je pense sincèrement qu'ils auront moyen, à un moment donné, de, de donc on prend leur erreur et, et si c'est pas sur cette voiture ça sera sur le problème ouais. c'est que McLaren est toujours en train de construire sa nouvelle soufflerie donc ça, ça va prendre des années encore à ce qu'elle soit pleinement opérationnelle c'est ouais, ça, que... bon. ça qui est compliqué moi je serais plutôt, plutôt pessimiste pour eux mais comme je l'avais dit le la président de l'émission je trouve qu'ils qu sont là pour jouer la 6ème place compte tenu du fait qu'ils ont risqué la faillite c'est pas une équipe d'usine euh, effectivement ils ont peut-être pas assez le prestigieux mais pour mmh. moi c'est plus proche de Williams euh, que d'Alpine absolument mmh que on a quand même leur choix de moteur parce que finalement ils se battent avec le du Honda quand le Honda s'est marché, le se du Renault comme moteur a marché et prennent le Mercedes, quand Mercedes commence à fournir totalement ces moteurs donc bien joué à eux sur ce genre de choix complètement pété qui ouais, fait que c'est pas facile depuis plusieurs années. Donc après il voilà, y a pas que le moteur encore une fois, de toute façon avec la Red depuis 2013, c'est beaucoup d'erreurs au niveau de l'équipe et tout ça, mais c'est vrai que C'est vrai que Alex je je peux que te donner raison là-dessus, ça dénote quand même ça montre les, les grosses failles de McLaren en tant qu'équipe, c'est-à-dire que non, ce n'est pas une équipe d'usine. Euh, ils ont raté ce statut avec avec Honda et ce qui a très bien fait Red Bull et là, franchement là-dessus, la tuile peuvent que s'en mordre les doigts parce que euh, parce qu'ils auraient dû être l'équipe ils auraient dû être l'équipe euh, d'usine de de Honda en fait tout simplement et c'est la seule chose qui leur aurait permis aujourd'hui d'être au niveau qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire un top 2, top 3 constructeurs, Aujourd'hui, ils sont que clients et en plus ils sont clients du moins bon moteur du plateau donc malheureusement il y aura pas grand-chose à à viser j'ai peur qu'en fait ce soit euh, ouais ce soit compliqué pour les années à venir parce que du coup ils perdent toute la bonne dynamique des années précédentes il faut oublier qu'une équipe vite s'enfoncer dans une mauvaise dynamique on a vu l'as qui a vécu un enfer pur pendant deux ans alors ça peut aussi rebondir mais euh, mais effectivement je suis pas très optimiste pour eux parce que euh, parce que voilà, le, le, le département technique qu'on espérait très bien fonctionner avec James ben on voit que finalement il est faillible Seedle, euh, voilà, il fait ce qu'il peut mais de toute façon, maintenant la voiture est ratée, qu'est-ce qu'il va faire et puis Zac Brown, c'est bien, il continue à signer des sponsors, mais finalement euh, en même temps, ces sponsors-là resteront pour pour jouer une 14e place ou une 12 douzième place ou par miracle, de temps en temps, une septième comme on dit dans le chat l'espoir de la carène, c'est effectivement peut-être Porsche ou Woody euh, même... ouais, c'est dans... Ouais, dans 4 ans prochain Faut... règlement, quoi falloir euh, retenir ouais. jusque-là. Mais euh, salut à, à silence. dans n'êtes que dit quel tchat de Bottas à côté dans ses choix de carrière. C'est vrai que quand tu compares Ricardo à Bottas, euh, Ricardo qui pour l'instant, tous ses choix n'ont pas été payants, alors mmh. que pour l'instant, Valtteri Bottas euh, n'a à aucun moment dans sa carrière eu le choix... Et ça se passe pas mal. Donc euh, donc vrai je que quoi, le il... mec depuis 2014, il a des bonnes voitures. <rire> le mec, il arrive, il arrive chez Williams. Bon bah voilà euh, parce qu'il avait signé avec eux depuis plusieurs voilà. années en période de développement, donc c'est la suite logique il va chez Mercedes parce qu'on lui propose il le paquet sa... parce que l'autre prend sa retraite. Il arrive chez Williams en 2013 où c'est une catastrophe, et en 2014, ils sont troisième <rire> force du plateau. Ensuite, c'est ça, il est bombardé chez Mercedes parce que c'est un peu la suite logique du truc, mais sans qu'on l'attende vraiment. Il tape la meilleure voiture pendant 5 ans, ouais. ou presque. Et maintenant, et il, il va il chez Alpha chez parce qu'il se fait virer de Mercedes et qu'il a pas trop le choix d'aller ailleurs, et <rire> il, nous, il nous fait <rire> deux entrées en Q3, et la voiture est super. donc il euh... que Il avait à 102 entrées en Q3 consécutives quand même, motace. C'est juste un monstre de régularité. On peut quasiment, rendez-vous on peut quasiment dire que Hamilton ne pourra pas aller chercher son record maintenant pour oui. pour, pour, pour contextualiser le truc parce que je repars de zéro Hamilton hein, donc il va falloir ça ah va falloir oui, c'est bon, ouais, peut qu'on peut, on peut dire parce que c'est vrai qu'après il a fait beaucoup de on très critique à son encontre mais par contre ça arrête ça, ça, ça, ça montre aussi le, le monstre de qualification qu'il est et, et voilà effectivement c'est euh, bravo à lui parce que on on en parlait pas très mais c'est vrai qu'il fait un début de saison que personne n'attendait quoi. C'était assez incroyable. Mais malheureusement, on en parlera plus tard, puisqu'il a abandonné. Mais on, on en parlera quand on parlera de son équipier euh, Guanyuju, évidemment. Euh, bon Chez AlphaTauri, il y a une huitième place avec Pierre Gasly, et, qui est dans un état euh, proche de l'Ohio à la fin du Grand Prix. C'était affolant. Donc, euh, gros problème intestinaux euh, pour euh, pour Pierre Gasly, qui était vraiment en, en grosse difficulté, mais qui arrive au courage à terminer huitième devant euh, devant Kevin Magnussen. Sukitsuda prend pas le départ parce que à un moment donné euh, finalement alors voilà on on peut être le taxi de, de pas être très sympathique c'est mérité c'est le seul à ne pas avoir eu de souci à Bahrain avec son moteur euh, <rire> voilà à moment... il s'est attrapé parce que finalement il prend ouais. pas le départ des qualifs à cause d'un problème de moteur il a prend pas le départ des courses donc ce euh... mec a fait 3 tours dans le weekend n'importe le, le, le karma peu. absolu mec, eh voilà, il te reste un moteur pour le reste de la saison allez démerde-toi maintenant allez, bon courage Voilà, et puis ça va bien se passer ne vous inquiétez pas Yuki ça va bien se passer non mais voilà AlphaTauri bah, qui... qui écoutez continue d'ostiller dans cette euh, dans ce rond là ils sont 7ème maintenant du championnat attention hein. attention AlphaTauri euh... ils n'arrivent même <rire> pas à leur 6ème place. place habituelle c'est pas mal mais c'est pas fondoyant c'est pas mal c'est l'entre-mout du peloton et comme euh, ils ont gâci bah, dès qu'il aura possibilité de faire des points ça en fera en fait cest que Gasly fait partie des matchs chanceux à la, à la voiture de sécurité. Il faisait partie des deux ou trois pilotes qui s'étaient arrêtés un tour avant. Euh, sans ça, je pense qu'il pouvait espérer un peu mieux. Et effectivement, il a eu ces douleur euh, apparemment euh, horrible euh, au niveau de l'intestin dans les 15 derniers tours. Visiblement, quand il freinait ou tournait à gauche, euh, enfin, vraiment, il hurlait à chaque fois. C'était à ce point-là douloureux. Donc, il, il était très content avant la ligne d'arrivée. C'est ce qu'il a dit. Euh, voilà. Je pense que cette 8 place, c'est sa préférée pour le coup. Euh, tu parlais de la meilleure 4e place de Pérez tout à l'heure, Alex. Je pense c'est là la meilleure 8ème place de Gasly euh, parce que ça lui a coûté d'aller jusqu'à l'arrivée donc euh, elle perd mais en effet l'Alpha la, Torib voilà, elle fait partie euh, clairement de ce, de ce milieu de peloton un coup elle sera devant quoi elle sera un peu derrière c'est un à définir et euh, en effet l'assurance Gasly est là pour, pour assurer les points donc euh, euh, c'est une équipe que je vois plutôt euh, hors du top 5-6 cette année je vois plutôt euh, 7-8 euh, à la régulière mais 2-Q-3 pour Gasly quand même ouais. parce que c'est Gasly vraiment parce ouais. que c'est Gasly ouais. c'est un monstre oui Ah est un monstre. Oui. Après c'est tellement son... bon, quand. Même. Oui bah ouais, oui, que... après après maintenant non mais écoutez, c'est bon, j'ai enfin vu l'épisode sur Sonoda to de Drive to Survive pour enfin le dire réellement en ayant vue, son équipier est un sacré branleur. Donc à un moment donné. C'est <rire> <rire> voilà, -ce vrai. C'est vrai mais... que c'est pas l'équipier le plus flatteur du monde. Là, cool. dire, même, parce on, on se compte premier qu co que coéquipier euh, que il pas si fort que ça, on va lui laisse encore temps. Donc c'est il y, a, y a ce ce petit fait relativiser c'est ouais. que Gasly à euh, encore une fois si euh, là je t'appelle mettez 3 4/10 avec la même voiture Gasly, donc euh, c'est ça mais malgré tout, c'est quand même la assurance de, de cette équipe depuis plusieurs années maintenant quoi. Euh il, c'est difficile d'estimer son vrai niveau de performance à cause de son coéquipier. Enfin, il y a toujours là, l'année dernière, quand il se des 4 ou des 5ème place, il pouvait pas fermer de toute façon. donc euh, C'est quand même un, un top pilote. et euh, J'espère qu'il va pas voilà, s'enfermer malgré lui dans une équipe de milieu de tableau pour le reste de sa carrière, parce qu'on sait que en formé, on oublie très très vite euh, les pilotes qui sont pas sur le milieu depuis longtemps. Euh, J'espère qu'il aura encore une opportunité. C'est la première interrogation progressive, parce que le niveau, je crois qu'il a Est-ce qu'il y aura un top team qui sera encore prêt le... Je crois qu'il faut et cette idée euh, avec Vastapone euh, jusqu'en 2028 ce sera pour moi très compliqué de, pour Gasly de retourner chez Red Bull je que c'est un, un, un inoptime à mettre en place donc euh, donc voilà j'espère qu'il aura une opportunité d'ailleurs ce sera ce sera pas facile avec Vastapone ouais, bon bon et bon puis bon avec, avec avec Perez il, il continue à faire des bonnes paires c'est ce qui pourrait être son plus, ça, ben, plus ouais, gros, gros souci finalement je disais ouais, tout le monde veut que Gasly ait un leader chez McLaren après mais Est-ce que Gasly a envie d'aller chez McLaren ouais. Ah non, mais arrêtez. arrêtez de vouloir envoyer des gens chez McLaren, là, c'est... Enfin, ouais. ouais, pareil chez Aston, tout le monde dit, oui, ça pourrait être le leader d'un projet machin, non, mais personne veut aller chez Aston pour l'instant. Et malheureusement, les équipes qui sont désirables ont des pilotes à long terme, donc c'est un peu compliqué. Je préfère quoi. être le leader du projet AlphaTauri, quand même, qui au moins montre... Parce que, on en rigole, voilà, loin de moi, l'idée de vous dire que Gasly ne fait pas du bon travail, c'est évidemment pas ce que, ce que je voulais dire là, mais je pense que le vrai niveau de l'AlphaTauri se situe en dessous de ce qu'on en fait qu' mais pas euh, ce qu'en fait Tsunoda sur la moitié des grands prix où, voilà il ne peut pas à la ramasse quoi. donc euh, je pense que voilà mais mais c'est sûr que ça reste un petit comme... grand tourisme c'est incroyable deux, <rire> deux passages de torrette <rire> c'est <rire> absolument incroyable <C> a <rire> hey, qui lui de à la place d'ocon qui prend la place d'hamilton à sa retraite ou c'est audacieux euh... c'est pas bête parce qu'ocon était l'ancien mercedes hein, il, Et oui. Et il y a toujours des liens encore euh, avec Mercedes donc c'est pas impossible évidemment parce que là l'avantage c'est que maintenant que Russell est vraiment passé dans l'équipe a il y a plus vraiment de, de jeunes enfin bon voilà ils ont euh, ils ont signé c'était quoi des ils, ils ont signé daniel guichard en il <rire> y, y a encore il <rire> <a encore> 10 <rire> ans avant qu'il qu'il donc ça va il peut euh, il peut franchement euh... Ah mais ils ont fait des investis depuis qu'il est le plus qu F2 mais pour l'instant c'est pas c'est euh, pas terrible. C'est donc euh... Oh bon, non, trop, contrairement à Red Bull qui a plus de pilotes que de voitures Mercedes a plus de voitures que de pilotes donc euh, effectivement euh... On, on voit à chaque fois Nick Debris dans le garage qui sourit et, et, et qui faisait un coucou depuis là n'oubliez <rire> euh... pas <rire> ah, il n'oublie pas que Ocon avait ce rôle là à une époque, hein, le, le rôle de mm -hmm. de potiche de Toto Wolf <rire> donc, ah, ça, euh... Ocon, je faisais... après je sais pas comment ça se passe mais à cette époque là Ocon faisait une simulateur, il enquillait les bornes il ne la voiture avec euh, avec les titillaires alors que là Debris j'ai l'impression que Attends, c'est je sais pas exact. si sais pas fait le travail je J'ai failli faire une oh, allez, on peut la faire, c'est bon, tout le monde sait qu'on rigole et qu'on aime bien la Formule 2. Mais une mauvaise langue pourrait dire bah il en fait du simulateur, ça s'appelle la Formule 2. Mais c'est une <rire> mauvaise langue je dirais, ça et nous on n'est pas des mauvaises langues, donc on ne dirait pas. Euh... Voilà. On euh... le dit juste comme si euh, quelqu'un le disait. Bah, bah, comme Non, mais c'est ça. Euh... C'est uniquement ça c'est quand une fois quand on fait ça, c'est uniquement pour vous mettre en avant. Ce que des gens très mal intentionnés pourraient dire. C'est totalement ça. Pas nous. C'est une émission qui dénonce Grand Prix avant tout. Toujours. Vous savez, bien évidemment. C'est l'émission la plus sulfureuse de, de, sur la F1. <rire> surtout Twitch, vous rendez-vous compte. Euh, mais voilà, devriez-vous vendre dans le même combat en chat bah oui, non, mais ouais, Je crois que Stoffel-Vendorne, en 2027, on nous vendra encore des, des, ses rêves de retour en F1. Dira, non mais c'est bon pour vendre dans ça hein, euh ce qui vient de se passer c'est que Vandoorne il a il a en plus le passif McLaren où ça s'était très très mal passé où il s'est fait atomiser par par Fernando qui n'avait que lui autre qui se vengeait. donc euh... 21-0 <rire> c'est la piquette Stefan <rire> Alors c'était compliqué il y, y, tra... y a tra dans le traf qui nous lit en fait avis sur la position de Souta Vandoortier réunion de crise des pilotes il est en train de dormir oui c'est ça il il disait... y avait la position assise allongée arrière allongé qui était comme ça mais j'ai pas enfin, en même temps euh, à côté de ce euh, là ça, ça me ça me parce que lui justement il dit je vois la place des chaînes à 80 W donc je pas pourquoi il était fatigué mais euh ouais, c'était dit que ce serait l'occasion si il annulait le grand prix pour jouer un peu plus ce weekend et donc <rire> son garage sur le grand prix. Je <rire> acheter une MSI 6 et tout la merde pour pêcher par les trucs mais j'ai pas j'ai pas eu vraiment d'infos sur les positions non. des pilotes euh, sur euh... est-ce qu'on loue pas de, de ce qu'on a entendu de ce qu'on dit certains pilotes c'était plutôt euh... Euh, C'était plutôt, euh, comment dire, on était parti sur le fait que tout le monde était unanime pour ne pas rouler, donc après... Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, ça J'ai pas euh, pas eu plus d'infos que ça. Ce qui est formidable, c'est que je viens de me rendre compte, on, on va arriver maintenant à Keith Magnussen qui e du Grand Prix, il est 21h42, et on a toute <rire> la partie... Est-ce qu'on doit rouler en Arabie Saoudite à... on va On va aller plus vite sur la suite, mais je veux quand même parce qu'on va parler avec Keith Magnussen, que <rire> Gunther Steiner nous a fait la déclaration de l'année, puisque... Euh, désolé pour le langage, mais en fait, il a été interrogé sur alors euh, qu'est-ce que... Est-ce que c'est une déception ce qu'il y a en neuvième et tout ça, parce qu'ils ont pris que deux points, que Magnussen a dit qu'il pouvait jouer la cinquième place Et Gunther Steiner a répondu, l'an dernier, j'aurais baisé tout le paddock si j'ai pour deux points. Donc euh, voilà, c'est euh, grandiose. On retrouve le Gunther Steiner qui était musée l'an dernier, qui cette année se lâche à nouveau. Et effectivement, euh, super week-end de Magnussen. Euh, on va faire un package as mais Magnussen a été au-delà de ses grosses douleurs physiques. On sent qu'il est pas encore revenu au niveau physique qu'il devrait euh, avoir mais il est super rapide, il dit lui-même que la voiture est, est euh, fantastique, donc As ça vraiment réussi sa voiture sur tout le type de tracé, et euh, il dit, j'ai joué la voiture, je pouvais 5ème place euh, en calife, sans, sans ses, ses problèmes de coût, et bon, schumacher pulvérise la sienne, mais ses chronos n'étaient pas mauvais non plus, donc euh, donc ils ont fait une voiture qui est rapide et solide en plus, donc très bien. Alors... Et et Max Nusson a d'autant plus de mérite qu'il a quasiment emparolé le vendredi euh, ouais. et contrairement, contrairement aux autres lui connaissait pas le circuit euh, contrairement la plupart en tout cas donc euh, il a eu la séance du samedi matin en essai libre et il va une Q3 l'après-midi donc euh, il termine dans les points dimanche Moi, franchement j'ai rien à dire je pense que dans un week-end préparé normalement euh, il pouvait éventuellement devoir passer les albines donc euh, franchement très très solide que lui aussi était sur la stratégie inversée et que le pire scénario c'était Ctica au 16e ou 17e tout oui. tour donc sans, sans, enfin dans un week-end normal ouais je pense qu'il joue au top 5 ouais, Il est au niveau des Mercedes, quand même ce qui était quand même assez impressionnant hein, pour, pour, pour As. euh, maintenant, il y a maintenant bravo à Kevin Magnussen parce que franchement il fait du bon travail il va quand même falloir commencer tout doucement à parler de son équipier euh, parce que alors je suis d'accord avec un truc qui est que Euh, Mick Schumacher n'a pas à se faire pulvériser juste parce qu'il a fait une erreur. Hein, donc le, le circuit reste en cause dans son accident. Mais d'un autre côté, il y en a un qui sort large à ce temps. c'est malheureusement, euh, j'ai peur que ça devienne un, un pattern ouais. quoi pour, pour Schumacher qui va se crasher parce qu'il va vouloir surpiloter parce que son équipier lui met des il s'est déjà craché dans le dernier agenda hein comme notifié donc euh ouais. faut faire attention à ce qu'on ne reste pas des comparaisons avec un autre deuxième pilote dans une autre écurie dans une autre petite euh, écurie maintenant évidemment il avait atomisé la sépine euh, Ici, d'ici ce fait pour le moment battre très largement par magazine et ça sa cotrisque d'en prendre un coup mais bon est-ce qu'on est ce qu'on est, qu est vraiment surpris par par cette de niveau entre les deux hommes par rapport à pas peut-être pas Ouais, ouais, je, je je reste euh, je, je pense que Magnussen est très bon Magnussen est un pire qui s'est adapté au public il a quand même une bonne son premier Grand Prix c'était il y a 8 ans euh, c'est pas c'est pas le premier lieu, donc je pense que ça va être compliqué pour Schumacher qui a beaucoup moins d'expérience qui découvre un deuxième règlement de la f 1 en deux années euh, qui découvre un nouvel équipier, un nouvel qui se découvre aujourd'hui une équipe de mieux plateau parce que c'est facile d'être performant dans une équipe qui joue la dernière année, dans le sens où il avait pas de bon équipier et de toute façon toute place au-delà de ça, battre Latifi, battre Russell, battre Nasson-Martin, c'était du, du, du surplus et du bonus. Là, aujourd'hui, dans une dans un milieu de peloton hyper serré et s'il prend 3 dixièmes par Magnussen, ce qui n'est pas la ronde tout le temps, ben il prend 8, peut-être pas 8 place mais 6 places. Et ça risque de coûter très cher à ce niveau-là. Maintenant, j'ai trouvé plus proche les chronos ce week-end. Alors, Magnussen a une journée très compliquée. Donc, ça reste encore en filigrane, assez compliqué pour lui. Mais je pense qu'il faut pas non plus le, le non par l Il est vrai que c'est pas ce genre de situation qui va améliorer sa cote auprès de Ferrari. On sait maintenant que c'est quasiment impossible qu'il y ait dans un futur proche. Et euh, et attention, on ne va pas faire les erreurs de trop. Pour son erreur, malgré tout, la seule problème qu'il a eu, c'est qu'il est sorti trop loin sur le vibreur et qu'il a pas réussi à rattraper la trajectoire. On se rappelle qu'au même endroit, les deux Pilates alpines ont failli rectifier leur voiture de la même façon et probablement avoir le même destin en termes de, de possibilités de participer au race week-end. Donc, euh, Voilà, c'est les vibreurs de Jedi Bull très compliqué, il suffit qu'il ait l'arrière un peu plus rigide que celui de Magnussen ou des autres et ben en fait l'erreur qu'il a faite était beaucoup plus coûteuse et en plus bah derrière il prend 33G parce que le choc se fait beaucoup trop vite, beaucoup trop pas de la piste. Mais voilà, Moi, je, je lui laisse encore du temps à Schumacher après c'est sûr que c'est sûr que la saison il est compliqué pour lui mais aussi du coup il va avoir beaucoup plus de possibilités de progresser et je pense que pour l'avenir sa carrière en F1 alors peut-être pas stable à court terme. Et je pense que pour l'avenir sa carrière en F1, c'est beaucoup plus important qu'il soit dans cette situation, c'est-à-dire qu'il prend une année où il va apprendre l'humilité, où il va prendre le travail, où il va apprendre l'expérience de Manusen, plutôt qu'une autre année où il aurait éclaté Mazepin de A à Z, où tout aurait dit « putain, il est vraiment super fort parce qu'il met quand même une seconde à son équipier », et on se serait rendu compte qu'il avait, qu il avait, qu il avait bah, finalement il aurait pris deux ans de mauvaises habitudes, et euh, deux ans à ne pas se développer en tant que pilote. C'est euh... ce qu'on voit dans, dans Drive to Survive, c'est que l'an dernier chez c'était un peu euh, c'était un peu Jésus, quoi. Tu, tu sentais qu'il le, le portait au nu à la moindre petite ah, perf au moins de peu trucs parce qu'ils avaient une référence qui était catastrophique à côté. De toute ça, ils avaient une voiture qui était pourrie et ils avaient un pilote qui à partir du moment où il était attentif en briefing était déjà plus intéressant que l'autre. Donc euh, c'était pas compliqué, dès que Michumara était un peu appliqué, un peu voilà, il était c'est très facile pour lui de de, de, de mettre l'équipe autour de lui en fait de la souder autour de lui. Cette année, on voit que Magnussen est dans la position du leader à la fois sur la piste, à la fois dans le garage et puis en fait à la fois dans le, probablement dans le développement de la voiture et dans les réglages parce que son expérience parle, il a quand même connu pas mal de, de il a connu pas mal de règlements de F1, il a connu des voitures différentes, il a connu des performances différentes, il sait ce que c'est d'aller une voiture sur le podium ou podium et euh, il sait ce que c'est que se battre dans, dans le peloton alors que Schumacher doit encore apprendre tout ça. Donc ouais, à voir hein, ce que ça donnera effectivement chez chez Haas. Bon, chez Alfa Romeo, malheureusement ça se termine sans points mais euh Kudo fait une belle course excellent week-end de jeu encore départ catastrophique mais ça euh, on pense Alpha qu'il y a peut-être un souci voilà, il faut peut-être encore ajuster les choses on rappelle que c'est un rookie hein. Euh, donc... ouais système anti-calage qui, qui se lance trop vite euh, apparemment mais effectivement ça lui fait tout perdre au départ c'est dommage c'est dommage parce qu'ils se retrouvent loin mais, mais ce que j'aime beaucoup euh, et c'est le cas avec les deux alphas c'est leur capacité à remonter en fait Parce ouais. que euh, Bottas arrive quand même à... voilà On le voit, il est beaucoup plus combatif qu'avant. Il est en enfin, combatif, il l'a toujours été. Mais c'est-à-dire que maintenant, il est euh, il se fait pas euh, complètement avoir sur les batailles. Il est pas passif euh, à chaque fois. Maintenant, il est vraiment beaucoup plus là. Et puis quoi Guanyujo, franchement, il, il fait des super courses. Moi, je suis le premier à l'avoir fortement critiqué l'an dernier quand il a signé. En me disant, voilà ça y est, ils ont pris quelqu'un qui va être loin. Et ça, qui qui n'aura pas d'intérêt pour la F1. Mais je trouve qu'il est justement très très bon pour ce début de saison. Euh, il marque des points à son premier Grand Prix. Là, il finit 11e. Donc pas trop loin des points et euh, euh, voilà, le, je préfère vraiment ce qu'il montre en course, une fois qu'il est 18e après être parti voilà de la grille parce que malheureusement, je pense que tant qu'il se qualifiera pas sur la première ligne, il sera toujours loin tant qu'ils auront pas réglé ses petits soucis, mais euh, au moins après il remonte quoi, donc c'est très très bien. Il est très propre et il manque un petit peu de point de vitesse en, en qualif pour un instant, ça va dire. Je pense qu'il faut aussi qu'il qu est un peu plus confiance dans, dans sa f mais c'est vraiment des débuts très propres. Hein. Quand on regarde les incidents qu'on a depuis le début de saison, euh, si on vous dit « de devinez qu'il est débutant euh, », je pense que personne choisit toujours, quoi parce que franchement, il a, il, a, il, a, il a pas fait une erreur majeure, il n'a pas percuté un concurrent, il, il est vraiment propre. Voilà, une fois qu'il aura réglé ses, ses, ses problèmes au départ, je pense que ça peut ça peut vraiment donner quelque chose de bien. c'est n'est pas le pilote qu'on attendait le plus. Pour l'instant, il, il est très propre. Et en plus, j'ai l'impression que l'ambiance avec Gota, est excellente. Que tout le monde est heureux dans cette équipe équipes. Encore une fois, un, un petit peu d'image de A, c'est une équipe qui revient de très, très, très loin quand même. 9e au constructeur l'année dernière euh, et surtout une saison sur le niveau opérationnel qui était quand même assez désastreuse. La voiture était mauvaise, mais opérationnellement, c'est une équipe qui a efforé absolument toutes ses occasions d'aller dans les points ou presque l'année dernière. Là, ils se avec une voiture qui est capable de jouer le top 10 visiblement à toutes les courses donc l'ambiance est revenu, le moral est bon ils, ils ont Boaz qui est débarrassé de la pression chez Mercedes, qui est un bon leader qui, sera, qui va parfaitement jouer le jeu pour former Joe, euh, normalement pour moi c'est tout bon pour Alfa Romeo, c'est pas ce que j'attends cette année et c'est euh, tant au niveau de la voiture que des pilotes pour l'instant la très très bonne surprise de début de saison ouais. Je suis content parce que c'est vrai que euh, j'avais beaucoup défendu l'an dernier parce que je trouvais que c'était un peu moche que son process soit fait avant même qu'il arrive et au final on voit que euh on voit qu'il est quand même très très performant euh, en tout cas pour un débutant. Moi je le trouve solide et ouais, il fait pas d'erreur, il a l'air d'être là pour apprendre, il est hyper appliqué. Et finalement euh, ouais, il est pas en fait il montre que bah oui, c'est un pilote payant mais pas seulement, c'est un bon pilote de F1 pour l'instant. Il fait des bons débuts en tout cas, des débuts appliqués et je pense que euh, faut pas oublier que son Ethan Kalif, il est un peu décevant mais en face de lui, il a le mec qui a 102 Q3 dans le qui assure une série de 102 Q3 et est pas encore terminé donc euh, c'est compliqué euh, c'est compliqué de, de, de vraiment briller face à un Bottas en Kalif. On voit qu'en course en tout cas la semaine dernière où on avait vraiment pu les comparer directement, il disait dans son siège, il bougeait pas trop. Et là, il fait une course qui est quand même solide malgré un départ vraiment moche. Donc moi je, je suis très content de voir que bah, pour l'instant, il fait un, il fait vraiment penser à Kobayashi en fait, c'est-à-dire que un pilote qui est anecdotique en, en F2 et qui par contre une fois arrivé en F1, bah réfléchir ce qu'il veut faire travail pour le faire et il parvient donc franchement je suis je suis content et je suis content au professeur qu'il a été hyper critiqué oui on met pas pour cher dans la voiture on met Joe, on met pas quelqu'un d'autre on mais pas là voilà, on met Joe. et en fait au final il est montre que le choix il l'a pas fait que pour l'argent qu'en fait il a réussi à avoir à la fois l'utile et l'agréable devant un pilote qui rapporte de l'argent et qui fait quelque chose dans la mesure et comme le dix one il se fait avoir sur la austra enfin, sur la, la pénalité euh, au stand où, plus ouais. euh, où sont le préposé au cri qu'avant en fait touche la voiture alors qu'il n'a pas à le faire ouais. Euh, il se reprendre reste pas complètement. Franchement, il, il prend une pénalité pour un dépassement qu'il avait son équipe aurait dû l'aiguille à lui dire bah non, on redonne l'appel la, de la, la place parce que finalement on rappelle que madame la direction de course ne dirait un pilote et juge ensuite ce qu'ils ont fait. Aussi alpha roul la virage de la place, il aurait pas pris ces 5 secondes et s'il avait pris ces 5 secondes, il avait pas pris d'essou, ce qui veut dire qu'il aurait probablement gagné euh, un bon 25 25 ou 30 secondes dans la course. Donc euh, c'est euh, c'est vraiment vraiment euh, très encourageant pour lui très clairement Alex toi ton, ton sentiment sur ces sur ces Alfa Romeo mais c'est un petit peu euh, même au Giulietta 2014-2015 c'est-à-dire avec un gros potentiel mais on n'a pas vu encore tout à fait concrétiser à cause de la fiabilité ou ou des pannes mais le jour où ça va rentrer ça peut vraiment très bien marcher avec les deux biotes. on, on leur souhaite un bien évidemment euh, et puis bah écoutez on va pouvoir passer au au dernier de la classe. Hein, on va pouvoir terminer donc en commençant par Aston Martin. Donc mmh. Nico a terminé devant Lens C'est Parce que je pense que c'est proche par le bon mec quand même. Oui, oui, oui, non, c'est sûr que voilà, ça n'a pas été aidé mais bon, les deux ont encore une fois été anecdotiques hein, pour le coup là, c'était voilà, c'est Aston Martin oui. et Williams aussi, hein, on peut faire un Ah, pas que bien, franchement. Aston, un... Aston, Aston, Aston le problème c'est qu'ils ont un gros problème en interne c'est qu'apparemment Laurent Stroll fait vraiment n'importe quoi au niveau de la gestion de l'entreprise et de l'équipe et en fait apparemment il veut absolument gérer les problèmes de l'équipe à la place des directeurs donc c'est à dire qu'il a recruté Whitmarsh et, euh, et Mike Crack mais euh, au final euh, <rire> au final ça pose problème parce qu'il veut euh, enfin, quand il a un coup de la passer c'est lui et de toute façon c'est lui qui dirige et ses idées c'est euh, sa façon de gérer l'équipe et ça comme une entreprise c'est pas comme une sportive donc euh, c'est des rumeurs mais il semblerait que euh, il est bien pourri l'ambiance sur les deux premiers week-ends surtout à Bahreïn le samedi au point que les équipes apparemment sont arrivées en traînant des pieds le dimanche et, euh, et je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va aller là où je fais plus confiance à Williams parce que malgré un Latifi complètement absent et euh, une voiture qui n'a pas l'air en forme ont Yoast Capito qui a l'air de bien diriger tout ça et qui commence à bien prendre ses marques et Alex Albonne qui mine de rien fait la caution qu'on attendait de lui, c'est le pilote qui ne fait pas d'erreur et euh, enchaîne les tours et à abat et kilomètres pour développer la voiture euh, je pense quand même que sauf à moins que vraiment la, la grosse évolution d'Alsane Martins soit euh, très très bonne euh, quand elle arrivera je ne vais finir de dernier du championnat aussi euh, t'as raison Manu, avant de penser à la liste il faut penser à la La structure chez Aston Martin, c'est ça qui va euh, qui va vraiment pas. Othmar Safnauer, il est parti euh, chez Albin parce qu'il sentait qu'on allait prendre toute la responsabilité. Donc, il y a un seul jeu du, du tout-puissant là-bas. Effectivement, si Lorenz Stroll, il est impliqué, comme on dit, qu'il se met à hurler sur ses employés, ben, ça va pas aider si on connaît la F1 on sait qu'une voiture mal née reste généralement une voiture mal donc ça sert rien de durer sur ses employés une première course ils vont faire ce qu'ils peuvent et de toute façon si la voiture est ratée elle est ratée ils touche aussi leurs limites de ces dernières années c'est-à-dire qu'à force de copier une voiture je ne pas me moquer d'eux mais on oublie peut-être comment on en consomme une l'air de rien et la dernière chose c'est qu'encore une fois c'est aussi une équipe qui est encore en phase de construction ils créent une nouvelle usine ils vont avoir un nouvelle souffle aussi Donc, euh, ils ont encore un très long chemin d'être euh, l'équipe d'usine qui se peut devenir un jour. Hein, et voilà, et ils se rendent compte que le chemin long, en fait. oublier qu'on parle d'une équipe qui, a encore euh, quelques années, ça fait Jordan, puis Forcedia et, et Rettino. Donc, on ne parle pas d'une équipe qui a remporté 10 championnats par le passé. C'est une équipe qui, qui avait gagné une course de temps en temps dans son histoire. Mais voilà, ils ont ils ont tout un un changement structurel opéré et euh, ça va leur prendre du temps, tout simplement. Euh, voilà, mais ouais, ouais. c'est une vision compliquée qu'ils s'annoncent. Ouais. J'aimerais savoir s'il a créé sur son fils également lorsqu'il est... je suis pas trop d'accord sur sur la comparaison à pou parce que finalement ça reste aussi une question moyen très largement et avec l'usine avec tous les investissements qu'il a fait en table de ressources humaines le renso, il a quand même apporté beaucoup de beaucoup de moyens je pense qu'il est plus euh, impatient euh, mais euh, enfin pour moi je les vois à long terme, je vois quand même plus solide qu'il n'y paraît, ils ont raté le, le règlement, ça arrive, mais structurellement, moi, je pense qu'ils ont un potentiel pour monter alors ce sera peut-être pas cette année, euh, mais je vois beaucoup plus fort que, que, que Williams, au moins, dans leur capacité à, à, à déployer des moyens pour rebondir. Alors, à long terme, absolument, je suis d'accord, après, l'usine sera opérationnelle cette année, et de toute façon, c'est pour ça que je vois pas faire des miracles cette année, parce qu'ils ont encore la vieille usine donc... Euh tu à long terme il y aura pas photo ça devrait être un constructeur qui euh, qui euh, qui joue le top parce que ce sera une marque qui sera intégralement F1 possiblement même au niveau du moteur mais il faut pas oublier que voilà des moyens et des investissements c'est pas la seule chose il faut aussi une très bonne gestion humaine on a vu des gros projets d'usine je pense à Honda dans les années 2000 je pense à Toyota dans les années 2000 euh, ne pas se ne pas réussir parce que la gestion humaine et la gestion euh, RH entre guillemets était catastrophique donc euh, Je, je crains que euh, je crains que la Saint-Martin ait fait une partie du boulot en ayant les moyens bientôt les infrastructures et tout ça maintenant il faut aussi euh, il faut aussi trouver la, la recette en fait tout simplement et euh, voilà, on voit que on voit que même pour Alpine qui est un constructeur c'est compliqué de mettre un plan qui fonctionne et pourtant l'organigramme est en train d'être assez etc et cetera donc euh, je suis euh, voilà c'est fera pas tout ça fera pas bien si ils arrivent pas à trouver quelque chose qui fonctionne je pense que le duo pilote montrer ses limites rapidement parce que est Je vois pas revenir avec une exemple motivation compte tenu de ce qu'on lui met entre les mains. Et Stroll, malheureusement, euh, bah montre ses limites parce qu'en fait, il a l'impression qu'il a déjà son, son plafond euh, et que ce n'est pas un plafond qui est très élevé. Donc, euh, voilà, Hülkenberg est facilement au niveau alors que le mec débarque sans roulage, sans vraiment possibilité de faire des simulateurs à part un petit peu en début de semaine avant Jedi, il connaît pas le circuit. Enfin, voilà, c'est des conditions complètement déplorables et il est au niveau. Aujourd'hui, il auraient Hülkenberg comme pilote titulaire, ce serait bien plus intéressant je pense, qu un ou un stroll qui finalement est à moitié là. Il a dit d'ailleurs... Euh... Il a cassé en plafond, parce qu'après les budgets plafond il a mis les pilotes plafond. Ils ont un, un niveau à ne pas dépasser, mais euh, Nico l'a dit, hein, le Hülkenberg 3.0 c'est terminé, donc euh, ouais, ce qui veut dire que, à mon avis, Sébastien Vettel est en bonne forme physique et que Il faut vraiment juste un, un test négatif et il pourra partir en, en Australie euh, pour le, le prochain Grand Prix. Euh, mais euh, là, c'est vrai que ouais, St-Martin, c'est terrible. Et puis Williams, bon, bah, heureusement qu'il y a Alex Albon parce que Latifi, euh, c'est dommage, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Il, il montrait de belles promesses l'an dernier. Franchement, il a un niveau par rapport à Russell qui était pas dégueu. Et cette année, pour l'instant, il n'y est pas du tout. quoi Et puis euh, et puis bon, le, le crash qui qu a en course, moi je suis désolé, il est... Il... Alors le, le crash de la course est symptomatique des F1 2022 parce qu'en en fait on voit qu'il perd derrière et que quand il essaie de rattraper c'est la, la motricité des pneus arrière qui euh, au moment où ça raccroche pousse l'avant dans le mur. Moi je suis pas trop euh, enfin, son crash est un peu ridicule à, à voir mais par rapport à tout ce que les pilotes ont font le comportement des voitures, je pense pas que ce soit le dernier qu'on voit de cette physionomie là. Moi ce qui m'inquiète c'est qu'il met la voiture deux fois dans le mur tout en allant pas vite en fait. C'est problème c'est que c'est seulement elle jouerait pas il est pas au niveau de performance d'Elbon et en plus il la met quand même dans le mur en essaie de le faire donc euh, c'est plutôt ce qui m'inquiète que la physiomie elle-même du crash où finalement voilà on voit qu'il est derrière dans un crash plus rapide en Calif donc euh, c'est pas c'est pas ça qui me, qui me pose problème c'est avant le fait que bah ouais il y a une île, enfin quand tu te craches deux fois dans un week-end, normalement tu es censé être très rapide quoi non c'est ça ce qu'il est lent mais il sur une plus, donc c'est vraiment qu'il est très très long et album qui vient d'arriver dans l'équipe euh, lui déjà, euh, a déjà une assez grosse marge donc c'est vrai qu'on pouvait penser en début de saison d'ailleurs c'est ce qu'on avait un petit peu pronostiqué c'est que euh, album finisse par prendre le dessus euh, mais là qu'il soit devant dès les premières courses alors bien sûr c'est une nouvelle voiture pour tous les deux mais c'est quand même la troisième saison de la Tifi dans l'équipe il a pu l'excuse d'être un débutant et en plus en fin de saison dernière il se rapprochait vraiment gros seul notamment sur le rythme sur un tour donc c'est intéressant là c'est vraiment pour moi pour l'instant c'est le c'est pas pour le, le le placardé mais c'est pour moi le, le plus mauvais de début de saison malheureusement ratifié après les promesses de l'année dernière là pour l'instant il n'est pas du tout nouveau parce que sortir dans le même week-end euh, en qualif et en course c'est vraiment problématique et en plus c'est début de course c'est pas genre à trois tours de la fin pour essayer de gratter une dixième place c'est en fond de coton euh, en train de surpiloter donc euh, assez problématique puis Albon bon il est un petit peu optimiste sur Stroll il prend une pénalité trois places pour une course bon voilà. Il y a des chances qu'ils sont encore euh, juste pour la cuire en, en Australie, donc bon, de toute façon, d'attenter quelque chose, ce n'était pas, pas très grave. C'est-à-dire que l'intifiant a perdu deux protections. La protection de Russell, que tout le monde présentait comme un génie, que tout le monde présente toujours comme un génie, et sans doute a raison. Comme le Hamilton, on dit s'il se fait éclater par Russell, c'est normal, c'est que Russell il a gagné F3 avec deux affilés. Donc il a perdu sa première protection et puis la protection Mazepine qui quand même a tiré toutes les foudres sur lui et là encore a raison et donc passé ces deux boucliers euh, effectivement a plus le regard ce barrage sur lui et il fait rien pour les détourner donc euh, c'est normal et c'est bien fait quelque part. On dit Canadiens ils doivent pas gagner longtemps pour défendre les deux piottes c'est vrai que c'est pas voilà, c'est pas euh... <rire> extraordinaire pour deux ah, amis euh, qu'elle a dit actuellement enfin, ah, oui, oui, ça dérange pas euh, sur ce truc ça va ah oui non, il y va tranquillement il se fait bien plaisir il n'y a, de... a pas de soucis il dessus. est content oui. quand ses compatriotes échouent lui, il veut que les autres échouent <rire> du coup au niveau des euh, au niveau des championnats après ses deux points course donc euh, Charles Leclerc est en tête du championnat pilote avec 45 points Carlos Sainz c'est deuxième avec 33 unités on a Max Verstappen à 25 points donc euh, bon bah voilà il a réduit l'écart à 20 points avec euh, avec Leclerc mais On voit quand même que euh, voilà, c'est pas euh, c'est déjà un écart. Reste à voir évidemment si tu pourra le combler euh, avec cette Red Bull qui a quand même l'air bien né. George Russell est 4e devant Lewis Hamilton, on a Esteban Ocon 6e. Profitez-en <rire> ça risque de descendre vu que Sergio Perez est 7e et qu'on imagine qu'il va quand même dépasser Ocon à un moment donné. Euh, Kevin Magnussen huitième e devant Valtteri Bottas et Lando Norris. Tu vois Manu, il y a une McLaren et le McLaren 10e du championnat, c'est formidable extraordinaire au début de saison et puis Ferrari 78 points ils ont déjà 40 points d'avance sur Mercedes le championnat est-il plié faut-il déjà ordonner le titre plus vite possible, quand même. Ah non, ils ont fait un très très beau début de saison hein, parce que Charles Leclerc a aussi le point du meilleur tour euh, sur ce Grand Prix de d'Arabie Saoudite euh, Red Bull est 3ème à 1 point de Mercedes seulement Alpine donc 4ème avec 16 points As en a 12 en 5ème position Alfa Romeo à 9 points ils sont 6ème devant Alfa Toric à 8 points et 8ème place donc pour McLaren avec 6 points on a Aston et Williams qui sont toujours à 0. Ne du coup, là on vient de voilà, faire une petite heure 1h20 on va dire sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. c'est déjà un miracle qu'on vous ait parlé d'un Grand Prix d'Arabie Saoudite parce que euh, on rappelle que vendredi en pleine séance de libre 1, ça alors, il y a de la fumée autour du circuit. Qu'a-t-il bien pu se passer eh Bien euh, voilà, une attaque donc, sur un dépôt Aramco non loin du, du circuit et ensuite et eh bien tout euh, Tout s'est enchaîné, évidemment, avec tout d'abord une séance d'essai libre 2 retardée de 15 minutes pour faire le point. Ça, déjà, c'était un grand euh, un grand moment. Et puis, la, la, la F1 qui dit, non, mais rassurez-vous, nous avons eu toutes les euh, garanties nécessaires. On continue, il y' a pas de problème. Déjà, ça a fait grincer pas mal dedans. Les pilotes, ensuite, qui étaient donc visiblement pas très contents puisqu'ils se sont enfermés dans une réunion qui a duré des heures, des heures et des heures. Ils sont quand même partis du circuit à 3 heures du matin, hein, tout le, le petit paddock de la F1. donc Enfin, euh, sont partis du circuit. Je bon, notamment à Mathia Bidiotto qui est parti du circuit avant de revenir, puis de repartir. Euh, du coup, puisqu'on a mis les patrons d'équipe, on a mis les patrons, mis les patrons euh, de la F1 aussi, avec Stéphane Odoméicali, avec, euh, avec Ross Brown. Je crois même qu'on a eu des ministres hein, qui sont euh, qui sont passés euh, dans les discussions. Enfin bref, on a vraiment euh, mis un petit peu un tout peu le avant, monde. C'était un peu ils ont participé aussi. Euh. C'était avec les, les discussions avec la, la F1 et la FIA pour leur expliquer que ça, tout allait bien effectivement. Euh, mais du coup... La grande question, évidemment, était de dire, est-ce que c'était vraiment utile de continuer dans ces circonstances Maintenant, évidemment, on est mardi, euh, on peut le dire oui, puisqu'il ne s'est strictement rien passé tout le reste du week-end, effectivement. On peut dire que la motivation avait été prise maintenant, est-ce que c'était vraiment quand même ce qu'il fallait faire euh, Sachant qu'on est dans un pays qui était quand même n'était voilà, euh, pas forcément le pays, euh, la destination la plus euh, prise, on va dire, par les pilotes avant même que tout cela n'arrive que ce soit au niveau de la nature du circuit, que ce soit au niveau euh, du pays en lui-même ou tout ce genre de choses. Et maintenant, on a eu ce, cette chose en plus. J'ai lu un, un article de, de Joe Saward euh, qui était très intéressant et il expliquait globalement, en fait, euh, donc euh, les, les outils ont fait ce qui était normal pour eux puisqu'ils ont attaqué quelque chose qui n'avait rien à voir avec la formula, même si évidemment, c'était très proche du circuit, c'était à Ramco, tout cela, mais c'était une attaque à côté. Et ensuite, ils ont pu simplement décréter leur « cesser le feu de trois jours » Histoire de dire bah voilà la formule 1 peut rester mais ils peuvent aussi profiter euh, la noautoritéité de la Formule 1 pour, euh, pour faire passer ces messages Alex, qu'est ce que tu as pour cet justement de toute cette situation qui est encore une fois hautement complexe j'ai l'impression que ça fait six mois de façon que quand on parle de formulauleire on ne parle que de sujets hautement complexe qui sont au dessus de de nous mais bon on fait on fait ce qu'on peut <rire> Moi je pense que effectivement tu l'as dit tu commences à le dire dans ton exposé c'est à qu'il y avait plusieurs temporalités se sont télescopées et c'est un petit peu faussé je pense notre vision à tous moi je vous que qu'à chaud il me mais qu'est-ce qu'on fait là et euh, je reconnais que c'est vrai qu'à froid la décision de reballer n'aurait pas été la bonne en fait il y a deux temporalités et trois aspects qui se sont euh, télescopés il y a eu le court terme d'abord de l'émotion de voir effectivement un missile exploser dans loin avec euh, de la fumée euh, très impressionnant pour tous les membres du paddock Donc il a cette émotion de court terme et si on se vers plus le moyen à long terme, et là on est plus du côté peut-être de la raison que de l'émotion, on peut voir effectivement qu'il y avait rien ni d'exceptionnel ni de dangereux. Parce que rien d'exceptionnel, effectivement, les outils avaient attaqué le lundi euh, de la semaine précédente de Grand Prix, pareil, un dépôt pétrolier à Jeddah, et euh, on avait vu qu'aucun pilote demander l'annulation. Là, il y a eu seulement euh, de l'émotion parce que c'est arrivé le vendredi au paddock et que tout le monde le voyait. Mais tout cela préexistait et pas que le lundi, tous les depuis minimum six mois maintenant euh, un an, euh, toutes, ces, toutes ces attaques étaient récurrentes, donc c'était pas un aspect nouveau, ou là c'était un aspect nouveau que, que pour ceux qui ont vu, effectivement. Et on peut pas Il faut se mettre à la place de tous ceux qui étaient dans le paddock, de voir la fumée comme ça, évidemment, ça prend un, un nouvel aspect. Donc il y avait à mon avis la confusion entre un peu de l'émotion du court terme, qui était encore une fois tout à fait légitime, et par raison sur le long terme, les, les outils n'ont jamais visé, en tout cas des cibles civiles, peut-être parce qu'ils ne peuvent pas avec le bouclier, c'est pas leur but non plus de passer pour des acteurs terroristes hein. ils poursuivent quand même un but qui est qui reste qui reste national qui est, qui a pas vocation à faire du terrorisme international comme comme al-Qaïda ou Yémen, qui pour le coup existe ce sont eux les attentats de Charlie Hebdo qui les veulent mettre pas les états donc il y a des aspects de court terme Émotion qui était un peu contradictoire avec l'opérationnel long terme, c'était évident à sauf d'accident que les que les petits jamais ne viseraient à partir de l'effort. Et puis je pense qu'il y a un autre aspect, là encore plus au moyen long terme, qui n'est pas lié à la contexte sécuritaire, on va dire, géopolitique, mais au contexte à la fois sécuritaire du, du circuit et le contexte éthique de la venue de la F1 en Arabie Saoudite. Si ça n'avait pas été sur un circuit que Sergio Perez l'an avait qualifié d'hyper dangereux ou le plus dangereux et pour de mauvaises raisons euh, du calendrier, si ça n'avait pas été dans un pays où euh, la F1 est questionné sur un plan éthique pour y venir, je pense pas qu'il y aurait eu autant d'interrogations sur euh, la décision du monde d'annuler le Grand Prix. Donc j'ai envie de dire que celui-ci l'agenda semble que ça a un petit peu été le détonateur de, de tout d'un ensemble de, de, de raisons, euh, plus de moins d'interne, qui ont fait fleurir les doutes euh, sur ce circuit. Donc pour moi, je pense qu'on s'est euh, interrogé, interrogé sur la tenue du Grand Prix d'Arabie Saoudite, mais pas pour des bonnes raisons et pas du tout avec la bonne temporalité. C'est vrai que euh, j'ai j'étais le premier à dire, ouais, de toute façon, ils diront bien les... Enfin, vendredi soir, j'étais un peu un peu en colère contre l'AF1 parce que, je ne sais pas ce que veulent dire ce qu'ils veulent qu'ils ont su garantir tout ça au final c'est les grosses roues qui comptent et puis c'est vrai qu'après à être posé le lendemain je me suis dit de toute façon s'il y avait un vrai risque que le paddock se fasse judiciariser par un mssi je pense que les, la les dirigeants de la F1 se passe pas trop con il serait parti parce que si tu fais enfin dans le pire des cas où le paddock se prend vraiment un mssi j'ai où la moitié des pilotes y passe personne gagnant à commencer par la F1 euh, voilà donc sachant que évidemment il les infrastructures des équipes qui étaient tout ça donc c'est vrai que c'est un peu un peu brutal à dire mais effectivement moi, à partir du samedi je suis dit, ils ont dû avoir les garanties dont ils parlent en fait, parce que tu veux pas jouer à ce point-là avec la sécurité euh, s'il y avait un vrai problème, et on a vu par la suite justement qu'il y avait cette trêve dont on avait parlé dont on parlait des outils, donc euh, qui montrait bien que la F1 avait reçu des bonnes garanties, et qu'en l'occurrence, le week-end pouvait se poursuivre sans, euh, sans problème, et en fait, c'est vrai que ça vient un peu s'ajouter à, à, à tout ce qui ne doit pas être passé sous silence, justement, d'aller là-bas, c'est-à-dire le fait d'aller dans un pays qui fait des, des exécutions de masse quelques jours avant le Grand Prix, le fait d'aller dans un pays qui a des, des, des, des libertés de la presse et, de la, de, et des, des problèmes sociaux vraiment très importants, des libertés les problèmes de liberté en général, le fait d'aller sur un circuit qui est hyper dangereux, on a encore vu le crash de chou qui pose quand même des gros soucis en matière de préparation et d'anticipation de, de, des gros accidents, Euh, voilà c'est plein de choses qu'il faut se poser comme question mais ça sert à rien d'en rajouter là où il y en a pas en fait tout simplement et c'est vrai que euh, je, suis, je suis exactement comme tu le dis moi j'ai été vraiment sur deux temporalité dans le week-end c'était d'abord un petit côté un peu à m'offusquer de pourquoi on reste là et la F1 Business et Cashix King et tout ça et puis le lendemain se dire oui effectivement s'ils ont pris cette décision avec autant d'aplomb et qu'ils ont à ce point là convaincu les pilotes qui apparemment au départ n'étaient pas très chaud parce que On peut oublier réunion de 4 heures avec les 20 pilotes dans une même pièce, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. C'est vraiment, euh, le briefing, c'est une demi-heure, je crois, trois quarts d'heure max, quand il y a vraiment beaucoup de sujets à développer, mais c'est pas plus que ça, et c'est le moment où on a le plus de pilotes qui sont dans la même pièce euh, de, de tous les week-ends. Donc euh, vraiment, pour que les, les 20 arrivent à rester quatre heures dans la même pièce, c'est qu'à la fois, il va y avoir une bonne unité, on a vu que Pérgassi parlait du fait qu'ils étaient tous alignés, euh, donc j'imagine qu'ils ont tous eu le même point au départ et qu'ils ont réussi finalement à tous être convaincus mais, euh, mais voilà, donc c'était quand même quelque chose d'exceptionnel la F1 a dû donc vraiment sortir les les gros euh, gros moyens pour les convaincre alors il y a eu des rumeurs comme quoi ils avaient sorti les moyens un peu euh, douteux en tout cas le, le la F1 aurait pu recevoir des pressions euh, des saoudiens mais ça c'est absolument pas confirmé euh, moi je pense que la F1 a vraiment sorti des gros moyens pour les convaincre mais à juste titre parce que effectivement euh, je pense que le risque était euh, quand ils ont dit avait pas c'est qui avait pas de risque quoi bah en fait le truc si tu veux c'est que Effectivement, euh, voilà il y a eu un, un article qui a dit que globalement, on aurait dit à la F1, si vous partez, ok, partez, mais le problème, c'est que nous, on vous retient tous vos visas et vous pouvez pas partir. Donc, euh, c'est ce qui a été rapporté par une source et qui a été ensuite euh, démenti. Donc, on peut imaginer que ce soit pas le cas. Mais d'un autre côté, même s'ils n'ont pas agité cette menace, tout le monde la, co tout le monde la connaît, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu, tu fais un événement pour montrer que le pays... Euh, Est entre guillemets progressiste enfin voilà que, que c'est pour faire évoluer dans le bon sens si les mecs disent ah non mais c'est bon on est pensé côté si on se barre euh, tu as envie de leur dire bah non enfin euh, je, je peux je comprends en fait cette idée derrière ça et on, on sait qu'il y avait aussi ce risque bien évidemment parce que euh, d'un autre côté si euh, la f1 avait quitté l'arabie saoudite Euh, alors que maintenant on sait évidemment qu'il y avait pas de risque encore une fois on peut pas prendre le, le, le risque et jouer avec la sécurité mais euh, tout le monde sait que du coup il y a plus Grand Prix en Arabie Saoudite derrière il y a une manne financière qui est beaucoup moins importante pour euh, la Formula il y a Ramco aussi qui est probablement plus sponsor euh, faut pas faut pas se voler la face non plus donc il y avait quand même des, des considérations qui étaient bien plus euh, grandes que euh, simplement le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2022 c'est que tu avais quand même toute la suite aussi Euh, du contrat de 15 ans ça c'est aussi peut-être l'autre problème est-ce qu'il faut vraiment signer des contrats aussi longs avec des pays aussi euh, euh, questionnables dirons-nous voilà c'est tout un, un ensemble de choses qui s'ajoutent au fait que on roule sur un circuit complètement euh, dangereux qui n'a absolument rien à foutre en Formule 1 qui euh, s'approche d'un grade 3 peut-être en Europe hein, euh, plutôt qu'un grade 1 comme celui qui est nécessaire pour, pour accueillir de la F1 donc c'est ce genre de choses et j'aimerais pour conclure aussi rajouter que euh, c'est pas parce qu'on on questionne l'arabie saoudite depuis plusieurs jours qu'on est forcément raciste parce que ça c'est aussi devenu la nouvelle mode oui. des, des réseaux sociaux de dire bah ça y est euh, euh, vous n'auriez jamais euh, vous n'auriez jamais dit ça euh, si c'est c'était passé en Europe ou quoi que ce soit d'un autre côté moi je suis désolé on n'analyse pas ça du fait du placement du pays dans le, sur l'échiquier mondial on aille simplement le, du fait que s'ils se font attaquer par un missile on n'a pas y roulé c'était simplement je pense ça qui était le le, le la, dire, la logique utilisée par tout le monde. Euh... Ouais, la question se poserait partout en fait. Enfin, je veux dire il y aurait, il y aurait un missile qui a missile tiré à Nice ce weekend du Grand Prix de Monaco, on se poserait la question de la même façon. Donc on sait que ça a beaucoup moins de risque d'arriver parce qu'il y a pas tout le contexte autour et que c'est pas du tout voilà, mais bien sûr que c'est pas une question sur soit l'Arabie Saoudite spécifiquement. On questionne beaucoup de choses sur l'Arabie Saoudite parce qu'il y a beaucoup de choses à questionner tout simplement à commencer par ses crimes. Moi, c'est ce qui me pose le plus de problèmes parce qu'au final Euh, je trouve que euh, voilà on met vraiment beaucoup trop la vie des, des pilotes en jeu et je pense qu'à jour l'autre il y aura un drame j'en suis vraiment navré d'avance mais que ce soit en F1 ou en F2 ça va beaucoup trop vite et on a vu quand même qu'il y a encore deux pilotes qui finissent à l'hôpital ce week-end c'est-à-dire autant que lors de la première édition du Grand Prix de, de, de, de J'ai l'année donc euh, à, à raison de deux pilotes qui finissent à l'hôpital par week-end avec une, une, un passage chaque année il y aura forcément un moment quelqu'un qui va se faire vraiment mal et, euh, et en plus de ça c'est vrai qu'il y a quand même e le contexte social autour de l'Arabie Saoudite et politique. Donc voilà, on doit questionner ça parce que c'est aussi le sport qu'on aime, on n'a pas envie qu'il soit qu'il soit associé à ce genre de choses en fait, on a envie que ce soit plus propre possible. Après ça c'est vrai que c'est pas du tout une question de dire c'est parce que c'est Arabie Saoudite, ce serait dans un pays européen, américain, asiatique quoi, ce serait les mêmes questionnements pour les mêmes raisons. La meilleure preuve c'est que le Grand Prix de Russie était annulé et la réussite c'était euh très asiatique. Voilà, donc exactement. Non mais franchement le, le circuit moi je dis le premier tour dimanche quand je les ai tous vu passer dans les euh, dans les enchaînements rapides mais je, je, honnêtement j'ai serré les fesses. Ouais. Il y en a ben, un avec la paire comme Mick Schumacher, c'est un exactement. carnage derrière quoi. Ouais, c'est vrai mais encore on a eu de la chance, on a eu qu'un seul départ en final parce qu'il y a pas eu de drapeau rouge mais on a vu l'an dernier qu'il y a quand même trois départs à chaque fois tu tu, tu Ouais, tu serres les fesses, comme tu dis, et je pense que ce circuit, s'ils ne font pas des vraies améliorations, et par vraies améliorations, j'entends quasiment mettre des safeurs partout, il faut des il faut quelque chose d'autre que les murs en béton. On peut pas envoyer, Mick Schumacher tape le mur à 270 km heure. Alors, soit on enlève les vibreurs, soit on met le même chose que des murs en, en béton, soit on fait les deux, mais il faut trouver des solutions pour que les pilotes ne soit pas en risque parce que là c'est 270 et c'est même pas le virage le plus rapide en fait. je, je rappelle Donc, que euh, Mick Schumacher touche un vibreur car rien à foutre là hein, parce que bah, oui. <rire> on rappelle que ce virage là, il rajoute un virage à droite comme ça ils disent eh hey, il y en a pas 26, on a 27. Ouais. Parce qu'il suffit de faire une sortie droite et c'est bon c'est pareil hein, ouais. euh... Et encore une fois tout le monde, que moi j'ai beaucoup parlé de ça sur Twitter notamment ce week-end, et tout le monde m'a dit oui euh, au bout d'un moment ces pilotes de la F1, machin, risque zéro n'existe pas bien sûr que non, risque zéro n'existera jamais F1. Mais, et un sport automobile, mais on ne peut pas non plus donner des risques comme ça, et là, beaucoup, on n'est pas sur la recherche de risque zéro, on n'est sur, sur pas de recherche de, de, de sécurité, donc euh, il faut, euh, à partir du moment où les pilotes sont quasiment tous unanimes en disant effectivement le circuit des problèmes, on a vu euh, Norris notamment, qui voulait, lui, carrément des changements entre les qualifs et la course, qui voulait que le vibreur sur le Gelschumacher et donc, les deux pilotes alpines ont failli se mettre aussi le tas, euh, soit supprimés, et malheureusement ça a pas été fait, il va falloir que le circuit soit parce que il faudrait modifier parce que l'an dernier, ils ont quand même relevé plusieurs problèmes de sécurité qui n'ont pas été adressés et je voulais aussi parler de ce, cette chose quand même qu'ils ont faite qui a été de placer des écrans à l'entrée des virages et demander à des pilotes qui sont en plein tour qualif ou en plein tour de course, c'est-à-dire sur un circuit où la moyenne est à plus de 240, de leur demander de regarder des écrans pendant qu'ils pilotent pour voir s'il y la sortie du virage en aveugle, euh, la, la piste n'est pas obstruée. C'est complètement débile, honnêtement, parce que sinon, le pilote n'aurait jamais le temps de comprendre ce qui se passe. Le pilote n'a pas à devoir quitter la, la trajectoire des yeux. Euh, on on parle, parle d'un sport où la décision et la réaction se fait euh, en, à la seconde, à la demi-seconde, voire à la, à la milliseconde. Et on ne peut pas dire au pilote, en fait, pense à regarder l'écran pour voir si le, si le virage est vraiment clean. Enfin, C'est complètement euh... agréant et ça montre que les problèmes de sécurité qu'ils ont soulevé sont toujours présents et que par du coup on envoie toujours les pilotes vers des des, des situations potentiellement très dangereuses. en fait c'est pire qu'une décision déb pour moi c'est un aveu euh, tout simplement de la dangerosité du, du circuit complètement complètement c'est c' c'est ouais, ouais, ça c'est vraiment dire bah oui en fait là on n'a pas de solution pour garantir votre sécurité la seule solution qu'on veut tester c'est que vous puissiez euh, vérifier vous même mêmes sécurité en leur donnant une solution qui en fait crée un autre danger parce que pilote qui va rater sa trajectoire de 5 cm parce qu'il s'occupe occupe regarder l'écran, ça va soit toucher un mur, soit toucher un mur et vous rentrez en travers dans une partie en aveugle. Donc en moi, fait, moi ça... je reste je reste placé sur le fait aussi que enfin euh, si le pilote voit l'accident dans l'écran, rien ne dit qu'il va pas réagir sur son volant parce qu'il va croire que c'est devant ouais. lui, enfin je sais Et, et commencer à voir enfin la caméra c'est une chose mais comment savoir où il doit passer, comment savoir comment la évolue? Un vira... un pilote qui va piler en plein virage, ça va être complètement enfin, sur des virages comme ça qui se passe à 230 240, ça va être euh, une situation aussi celui derrière n'a pas quand on voit l'écran, il a venir s'encastrer dans la bagage en train de piler devant lui. Enfin c'est vraiment c'est des, des, des solutions, c'est des... c'est mettre des pansements euh... Sur sur, une, sur sur quelque chose qui n'est pas, euh, qui pas ah. réalisé comme ça. C'est pas pour défendre JEDA, mais on a couru des années de suite dans le Rédillon de le Rouge, où il s'est passé aussi des choses euh, récemment. C'est plus global aussi que, que JEDA. T'as beaucoup sur, sur JEDA, et c'est pas où raison, mais... Euh... Mais il y a eu des grands travaux à, à ouais. SPA, tu vois, c'est le truc. Et, moi... Comme... et moi, ce qui m'inquiète, c'est sur le papier, pas était justement moins accidentogène que JEDA. Même le Rédillon, qui, qui a virage en aveugle, tu il sais, y avait quand même des... Alors oui, les vitesses sont faramineuses, mais il y avait énormément de dégagements. Là, à la Chéta, il y a des virages qui se passent aussi vite que au Réunion, qui sont quasiment autant en aveugle, et qui en plus ont des murs de chaque côté. Donc les Ils pilotes n'auront même pas la possibilité d'aller à l'extérieur. En fait. Ils sont sur une corde, euh, le, le seul moyen c'est de pousser la mer, ou alors de construire des, des tunnels sous la mer comme à, comme Akidia, on espère mmh. la conversion rapide beaucoup. Et puis, on a vu sur Formule 2, sur la première course, que ça pouvait donner une course à Djida aussi. Je crois que sur les, les 20 tours de la course sprint, il y en 6 qui ont été faits, ou euh, 7 sur tour lancé, j'exagère peut-être un peu, mais non. je veux dire, c'est qu'il y, y a eu... Ouais, j'exagère pas. <rire> il, y eu, il y a eu une première voiture de sécurité, euh, une relance, justement, où, très dangereuse, où il s'est passé quelque chose qu'on avait vu euh, euh, au Mugello en 2020, euh, quand, la, quand le, les, les pilotes en fou gris pensaient que la course était repartie et euh, il y avait eu un on a eu la même chose ce week-end en Formule 2 et encore une fois le fait qu'il y des murs de chaque côté ça n'est pas pour la visibilité c'était Logan Sargent et euh, Jack Dohan je crois qu'ils se sont, qui sont crachés et ça aurait aura pu encore une fois mal se finir et mm -hmm. ce que je veux dire c'est que au delà de sécurité cette course elle était ennuyeuse à suivre euh, franchement et euh, pour l'instant on a eu deux éditions de Formule 1 qui se sont bien passées, on n'a pas eu un gros accident on n'a pas eu euh, contrairement au Caliph le samedi une, une très longue interruption de la course Enfin c'est quelque chose qui, qui, qui va malheureusement se produire je crois que Jean-Meny il y aura forcément un sur ce circuit parce que c'est pas parce que c'est pas encore arrivé que ça peut pas arriver euh, ils sont pas avoir amélioré un petit peu la visibilité de tout ça les problèmes restent très similaires surtout avec ces bikers surtout avec ces vitesses qu'on a pas euh, je, je sais plus les pilotes qui décrivent le circuit comme euh, c'est Suzuka avec des murs quoi euh, mmh. donc euh... Donc ça ce sera un rangé permanent et euh, après on est bien parti pour euh, y discuter la cour jusqu'en 2025 ce enfin, qui reste en Arabie Saoudite on verra. Donc trois euh, ou quatre éditions plus potentiellement euh, dangereuses mais enfin, c'est c'est pas la faute de Sargeant parce que en tant que pilote de développement Williams F2 on lui a dit ton modèle c'est latif il est la Tifi, fait comme <rire> <rire> ah, c'est boche. Mais d'ailleurs je je joue pas enfin, comment dire encore c'est pas une question de taper sur l'Arabie Saoudite parce que je tape tout autant sur euh, les des circuits comme Bakou où les pilotes ressortent d'un virage rapide en aveugle à approximativement 200 euh, et, et où les 370 en bout ligne droite, je tape sur Austin qui a une longue ligne droite d'un kilomètre avec des murs en béton et des entrées qui font qu'il y a quand même à trois reprises je crois un mur qui fait face à la piste si la voiture il y un angle pourtant assez léger et euh, etc. etc. Il y a, en fait, la, la, je comprends pas que la F1 n'identifie pas genre de problème et ne mette pas à minima des safer barriers ou des choses comme ça parce qu'il faudrait que ces murs-là, qui sont hyper dangereux, soit... Alors, on jamais le, le... on n'enlèvera pas le risque de sur-accident, une voiture qui rebondit, tout ça, mais si euh, Austin, par exemple, depuis pilotes accrochent dans la ligne droite et qu'il y en a un qui part sur le côté, un peu comme Kubica à l'AFO Canada, le résultat sera le même, il va aller s'en plafonner dans un, dans un mur qui sera de même angle et qui va pulvériser la voiture de la même façon. Et moi, pour moi, ça, c'est des murs qui devraient avoir au moins des Safer ou des choses comme ça, ou des Tech Pro, Euh, selon l'angle pour justement bah, que la voiture puisse s'en casser dedans et euh, que quelque chose absorbe le choc et je pense que la FIA a pas conscience des, des accidents graves potentiels qu'elle a sous le entre les mains en fait avec ce genre de d'infrastructure. Et euh, par contre, je voulais saluer quand même euh, Nils Frittich qui était directeur de course ce week-end, qui a passé une heure à vérifier que la voiture que la piste était bien réparée et bien conforme euh, au grade aux conditions du grade 1, en tout cas, c'est-à-dire que les murs étaient bien remis bien fixé euh, et que la piste était euh, clean pour pouvoir reprendre des voitures après le gros crash de Schumacher donc euh, il a mis une longue interruption mais c'était très bien de le voir aussi euh, méticuleux mais c'était long hein. par contre ça c'est vrai que mais c'était non oui. parce que les commissaires ne sont pas formés parce qu'on est on peut pas mettre de de grues euh, à... à certains endroits parce qu'il faut faire venir tout le monde enfin c'est c'est c'est tout bonnement euh... aberrant de... de faire un grand prix dans ces conditions encore une fois on vous le rappelle Euh, si c'était comme tu as dit Manuel si demain euh, la France commettait 81 exécutions de masse euh, et qu'un missile tombait à 10 km du castellet et que et que le castellet serait entouré de murs euh, comme ça on dirait exactement la même chose euh, Maintenant, un manque de bol c'est pas le cas Donc, euh, là on vous parle malheureusement du grand prix d'Arabie saoudite qui selon moi a un photo au calendrier et je letch qui est surpris parce que ah, bah, on ne devait pas faire que deux ans de jeda non parce que le problème de Kidia c'est comme tous les euh, soucis on va dire c'est comme tous les nouveaux euh, établissements qui sont créés, bah ça prend du retard, quoi, comme d'habitude. Euh, vous vous doutez bien qu'en annonçant une date de 2023, alors que c'est le projet, mais le machin, ça va coûter des milliards euh, à, à sortir de terre, parce que là, c'est même pas une ville qui veut le sortir de terre, là, c'est tout un complexe de divertissement machin, c'est Dubaï qui veut le faire, les gars. Quoi. Donc, mais surtout, c est, c est, ça s'inscrit dans une politique, dans, dans un projet, en tout cas, qui est bien plus grand que qui dit à lui-même, c'est le projet Ennium, en fait, c'est carrément une région complète qui doit être euh, construite et sortir de terre euh, pour justement l'espèce de fer de lance de l'Arabie de Saoudite quoi. Donc euh, c'est un projet qui est colossal et euh, effectivement ça étonne pas que ça mette beaucoup plus de temps que prévu. Je pense que le, le temps réel pour le pour le mettre euh, enfin pour que tout soit prêt euh, ce sera au moins la moitié du contrat qui lie à la F1, sinon un peu plus. Donc on va on va rouler Jeddah pour encore des années Il faut, faut s'y préparer à ça et Alors, au moins ça que éditions je pense. Ouais ça arrête ouais jusqu'à 2025 minimum donc ça le ferait trois courses de plus euh, voilà, minimum donc euh, effectivement si c'est quatre autres en plus ce sera fort. Alors Alka 972 en construisant le circuit avant la ville il y a possibilité de faire mieux non mais alors ça c'est un peu le, le c'est un peu le fantasme après ce qu'on a vécu avec la Corée du Sud euh Jedha était là hein, quand même hein, euh, ils ont ouais. ils ont ils ont fait des aménagements c'est l'avantage que tu peux encore aménager très facilement en Arabie Saoudite mais la ville existait hein. ils ont mis le circuit comme il pouvait autour de la ville aussi hein Après, ils, corniche, ont, mais... ils, ont, ils ont créé les rues en fait qui constituaient la piste mais euh, c'est pas avoir des rues c'est une piste en fait mais voilà. euh, effectivement le les bâtiments adaptés, tout sont... ça était déjà là donc euh... Ouais ils se sont adaptés sur la place qui était là avec la corniche surtout Moi je suis désolé parce que sinon il serait très fort je, je, je, je leur tire un gros jabot, pour faire des, des bâtiments gigantesques comme ils ont en un mois et demi ce, ce serait très très fort là j'y crois difficilement donc tout ça était déjà vrai, bien présent les qui sont autour sur le circuit du circuit n'existait pas par contre tout a été créé y compris le lagon autour du kalipas dans le virage 27 C'est fou quand même ça. et on a et, et en coin du sud sont pas été capables fable de le faire en plus euh, après il faut reconnaître ce qui est, ce qui est réussi. Euh, les images de nuit du circuit comme il est aujourd'hui sont magnifiques. Ah, c'est superbe. Euh, bon. bon, du coup avec les, les vagues qui sont éclairées, la la qui jetée, les jetés qui sont éclairés, tout ça. Les, les images de, de la nuit sont absolument magnifiques. Là Mais... à, la Corée du Sud n'a jamais donné une seule belle image euh, de... Mais ça ne sera pas mieux que les yachts dans la piscine olympique de Miami. Et ça oh. euh, ça on attend ça avec a patience le lac artificiel. La c'est gentil hein piscine olympique. Je pense que pas beaucoup plus. <rire> La pataugeoire à grand bateau, là. Euh, parce que ça, ça va être beau. Hein, ça, bon. On ouais, vous rappelle. Ça, ça hein. Grand Prix et... de Miami au mois de mai. Et donc, ils vont ils, ils ont fait un endroit pour qu'on ait des yachts. Comme ça, se fait Monaco, tu vois, ça fait glamour. Pour, pour faire oublier qu'on roule sur le parking du du, euh, du Rock Stadium. Et puis, du coup, oui, effectivement, peut-être que les yachts, on va les faire venir sur, sur des camions et qu'on va les poser là. Enfin, Le pire, c'est que du coup, le parking n'existe plus vraiment en grande partie puisque c'est un circuit qui va être hyper arboré, qui va être plutôt joli. Et en plus, j'ai vu que les plans de 2019 du circuit comportaient déjà cette espèce de petite marina à yacht. Donc, c'est vraiment pas un truc qui était inventé dans les moments. Apparemment, ça faisait partie l'intégrante du projet, sauf que c'est juste un bassin. Quoi. <rire> Ils vont en mettre huit, comme ça, il y aura huit yachts qui seront là. <rire> Coucou Et là, c'est Monaco. <rire> c est... C est... <rire> et c'est que tout ce qu'on dit, ce serait incroyable qu'il y zéro yacht. Ah oh, non, mais tu parles... tu sais très bien comment ça va se passer il y aura euh, une demande qui excédera l'offre. Tu le sais très bien. Et je ne même pas sur ça des yachts à propriétaires. Je pense que ça va être... Euh, je pense qu'ils vont vraiment mettre des yachts permanents à cet endroit-là. à poser des bateaux. Mais pourquoi on euh, ferait pas mieux J'ai mieux. On en met 10 et c'est les hospitalités des pays, des écuries de F1. Voilà. <rire> ah, mais après ça, c'est Shanghai qu'il y un paddock comme ça, un peu flottant euh, sur une espèce de marécage. Mais... Euh, Ouais, le, là apparemment je pense vraiment que à Miami ça va pas être des gens qui vont venir poser leur yacht puis le reprendre ça va être des espèces de, de billets hyper chers qui vont vendre en condition marina en fait, ça qui ouais. fait. Bien sûr, ça va se... il y en aura ah, oui. plein il y aura, il y aura pendant chaque séance huit plans différents sur ces yachts -là, et puis voilà il y à chaque dépassement en tête de la course euh, dans les virages on bon. aura 10 <rire> Non. Bah <rire> mais c'est tu sais très bien qu'on aura le droit à la caméra euh, de la femme qui sera posée à cet endroit-là, une caméra euh, tu sais, qui tournera entre les deux virages qui sont en face. Enfin, on sait très bien ce qui se passera là. Rosebon mm. trouvera ça génial. J'espère qu'il sera au moins sur un yacht pendant 10 minutes quoi, qu'il qu'il ait le droit quand même ce serait c'est sa dernière année, ah. sur son yacht qui regardera. on le reverra enfin tomber la yacht Comme la, la, la première fois On l'avait vu qu'avec la les gars on prend espèce de javelot là. ce fut, euh, ce chaque <rire> et puis on voulait on voulait rapidement terminer avec un dernier sujet qui était assez voilà euh, qui était lancé par Franck pour le cacher voilà Frank qui est pas là pour défendre son point de vue mais c'est vrai que bon il y a eu cette image qui a prêté à allez ça fait sourire on va dire avec Max Verstappen et Charles Leclerc qui pile comme c'est pas permis avant la ligne de DRS pour éviter de filer le DRS à l'autre Euh, maintenant, on a eu ça. On a eu la virtual safety car qui est censée être un petit peu plus euh, euh, juste dans la distribution, on va dire, des, euh, des, des, des, des safety cars. Pour éviter d'avoir une safety car à chaque fois et donc pour avoir justement un côté moins loterie dans la gestion de la course. Mais qui, des fois, quand même, on voit des écarts qui changent beaucoup parce que la gestion de la virtual safety car n'est pas forcément la meilleure. Est-ce que voilà, est ce qu'on n'est pas là en train un peu de tuer euh Euh, le côté course avec tous ces artifices, messieurs. Voilà, c'est dit comme ça, hein, voilà débardez vous voilà. maintenant. Et puis, euh... Il y avait aussi un truc qu'on voulait, euh, parce qu'au-delà de ça, euh, c'était la gestion de, de l'incidence Sainz-Pérez qui a été vraiment mauvaise, puisqu'en fait, il y avait... En plus, oui. euh, Perez a gagné sur... Euh, a gagné son, sa, sa place de manière illégale, et la, la FIA n'a pas exigé, en fait, que la place soit rendue immédiatement, ce qui fait que Red Bull a eu toute l'occasion de laisser Perez devant au restart, pour que Sainz ait euh, cherché euh, vers Stappen. Et euh, en tout cas, c'est ouais. que vers Stappen réussit pas très bien ses relances. Sainz s'est réussi très bien et au final ça aurait pu être un, un beau une belle épine dans le pied de Stappen et la FIA a encore été un peu molle sur des décisions, où on attendait des, des changements. Donc euh, c'est vrai que il y a ce côté-là en plus de tous les côtés justement un peu artificiel et un peu euh, un peu tu la course, on va dire quoi. Alors, je pense ouais. que... non, vas-y, vas-y. Oui. Non, pardon, je voulais juste te dire, elle sert à quoi l'assistance vidéo Je crois qu'on avait une assistance vidéo. Là, avec cette fameuse assistance, en deux secondes, le problème était résolu. Euh, C'est comme en foot, on a franchi les lignes ou pas Là, Sainz s'est le... passé à lignement, c'est pas compliqué. Et t'as raison de dire, Manu, que ça, ça fausse peut-être un petit peu le, le résultat de la course parce que Pérez y volait jusque-là. On sait pas ce qu'il aurait pu faire depuis la troisième position à la relance. Euh... Donc, ouais, un peu dommage. En plus, il y avait quoi Un deux tours après sous voiture de sécurité, il y avait largement le temps en de, de prendre la décision. Je comprends pas pourquoi ils ont pas pris ces décisions et pourquoi ils ont pas surtout autorisé ça et ça a repassé pas tout de suite franchement faut quand même se souvenir de l'envers parce que sur le même circuit euh, il mois on était en pleine période de marchandage avec Nassi qui troquait des passes euh, oubliant au con donc là on a laissé la responsabilité un petit populisme comme c'était euh c'était comme c'était euh, annoncé. Et si on parle du DRS, je pense qu'il y a aussi deux de manières de, de voir les choses. C'est soit on considère que c'est quelque chose d'artificiel, je crois que c'est Ornard qui a parlé du jeu de chat et de souris en quelque chose d'enfantin et voire ridicule quand on voit les deux pilotes freiner, soit on considère ça comme un jeu d'échec stratégique qui rajoute une, une dimension tactique à la course. Euh, et je pense que comme dans tout, il faut trouver un équilibre là-dedans. C'est comme, voilà, faut-il supprimer ou non le DRS Je pense pas qu'on puisse poser la question de manière aussi euh, manichéenne. La question, c'est de savoir, et ça, c'est Sainz qui, a, qui a évoqué dans un article qu'on a mis sur, sur le site, c'est ce qu'il faudrait pas de simplement réduire euh, l'effet du DRS. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est techniquement faisable, mais on voit que le DRS aujourd'hui, il y a un paradoxe qui est à la fois indispensable, parce que l'aspiration a été réduite, et Verstappen l'a bien dit, sans le DRS, c'est Leclerc qui gagnait la course mais il est aussi voilà trop puissant et ça donne un côté trop artificiel ça a même parlé de dépassements comme sur l'autoroute qui hôte toute excitation. Il faut pas confondre bien sûr on dit que le DRS a augmenté le nombre de dépassements mais il faut pas confondre le, le nombre de dépassements n'est pas proportionnel avec l'excitation ressentie. Le dépassement veut pas dire forcément un spectacle. Donc je pense qu'un équilibre à trouver. Le DRS il est indispensable mais est-ce que c'est un temps indispensable de le voir puissant à ce point Voilà, je pense qu'il voilà. il faut vraiment pas poser la question au sens binaire. Alors, voilà, la question, c'est est-ce que c'est faisable de réduire l'effet DRS aussi simplement comme ça en cours de saison euh, pour toutes les équipes Moi, je suggère une idée, j'ai aussi c'est que et si on testait une course sans DRS pour voir, Alors, on a bien fait des courses sprint en, euh, en ballon d'essai, on n'a qu'à tester une course sans DRS euh, pour voir ce que ça donne sur un, un ou deux circuits, et puis et puis on sera, donc à, au moins avant de prendre des décisions actives, euh, expérimenter des choses. Bah, ça pourrait être ok. Vas-y, Paul. Non, vas-y, vas vas-y. Vas Alors j'ai ce problème que le TC justement sur les courses sprint de pas du tout net ce que je crois que autrement il les amène il même pas changé les règles. Après la seule simplicité pour le réduire son efficacité, c'est de mettre des zones plus courtes. Mmh. Si tu mets la zone euh, sur les 400 premiers mètres de la zone de 800 actuelle par exemple, tu vas donner au pilote l'impulsion et la capacité à se rapprocher. Ou alors justement, si jamais tu les mets sur les 400 derniers, tu vas lui donner la possibilité de se rapprocher au freinage et on va dire d'avoir une espèce de fluidité à l'entrée de virage qui ferait à la fois Euh, cette capacité à se porter à la hauteur et à la fois un freinage plus compliqué à gérer puisque tu aurais ce boost de vitesse vraiment au moment où la voiture arrive sur le freinage donc euh, ça pourrait être sympa et dans tous les cas effectivement je pense qu'il vont devoir tester ça cette année parce que là on voit qu'avec des voitures qui se suivent dans les virages et qui sont capables de rester collées l'une à l'autre le DRS est effectivement une arme beaucoup trop puissante et je pense que il faut qu'ils essayent sur des circuits où il y a plusieurs zones de DRS de laisser le même nombre mais de les, de les raccourcir plus ou moins et euh, par exemple je pense en Autriche où il y a beaucoup de lignes droites et on sait que les voitures installées vont pouvoir se suivre de très près parce que finalement l'Autriche, la, la grosse galère des voitures d'avant c'est que il y avait que des lignes droites où elles arrivaient à suivre enfin, à se rapprocher mais elles étaient larguées dans les virages les unes entre les autres là ce sera plus le cas et justement je pense qu'ils peuvent se permettre de réduire le DRS soit d'enlever une zone complète soit de faire trois zones beaucoup plus courtes pour juste donner cette espèce d'impulsion en fait à aider une voiture à se rapprocher de l'autre et laisser au pilote ensuite la possibilité d'attaquer comme il le veut Non, j'avais proposé quelque chose d'assez signé finalement, c'était pourquoi pas tenter déjà de réduire une zone au lieu de 3 sur la, la plupart des circuits. Par exemple, si là, vous aviez gardé euh, bon, alors, le virage 27, serait resté le virage 27, mais si on avait gardé que cette zone, euh, il aurait été vachement plus difficile pour les autres pilotes de rester dans la fameuse seconde qui leur, qui leur aurait permis de, de justement déclencher cette zone des DRS avant le virage. Donc pourquoi pas effectivement commencer ça, et puis si à terme effectivement, on voit que le DRS est, est beaucoup trop puissant Alors, je ne suis pas un mais est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il soit possible de, de concevoir un boutique d'aiderron arrière euh, qui, qui s'ouvre un petit peu moins et qui, du coup, génère un peu moins de, de perte d'appui pour qu'on traîne une vitesse Voilà, moi, je ne serais, euh, serais pas pour l'enlever complètement. Je pense que si on l'a complètement, on aura beaucoup moins de dépassement Mais euh, effectivement, réduire un peu son effet d'une manière ou d'une autre, soit en supprimant euh, une ou deux zones, soit en, en, en changeant tout simplement la structure de, de cette aiderron arrière. Ouais alors là, qui a, qui a, le stand D Barce va, va pouvoir briller c est, c est <rire> ça oui, enfin une course qui pourrait être bien pour, pour non, non mais ouais, ouais, je, oui. je, je suis quand même pour le DRS aujourd'hui euh, parce que je vois euh, coquise notamment le qui dit revenir à l'essence des voitures sans DRS c'est une blague le DRS euh, j'aimerais vous rappeler euh, quand même en 2008 les F1 sont parés de la panditnamique sont c'est affreux pour se suivre c'était. 2009, on fait la révolution, on dit écoutez, on va mettre des élarges super larges, des élarges super étroites, super haut. Vous allez voir, les voitures vont se suivre beaucoup plus facilement. 2010, j'aimerais quand même qu'on se souvienne qu'on assiste à une saison où les courses en elles-mêmes sont affreuses. La saison est cool il y a cinq pilotes en lutte pour le titre, tout ça c'est super chouette, on a quatre dernières courses, machin, c'est super cool. Mais les courses sont abominables parce que c'est une procession, on ne peut pas se dépasser. Alors qu'un an avant, on fait le grand changement du règlement pour que les voitures puissent se doubler. Hein. Donc euh, c'était à preuve que ça ne marchait pas. Donc aujourd'hui, simplement, dans le sport auto euh, tel qu'il l'était à ce moment-là, tu es obligé d'avoir le DRS. Euh, le seul moyen de pouvoir t'en passer, c'est de refaire les pneus de 2011 ou 2012. Pour moi, c'est le seul moyen. Parce que si, effectivement, à un moment donné, tu as un pilote qui a 4 secondes au moins vite que les autres, bah, il va se faire doubler. De toute Donc, façon, euh, ouais. Le principe, c'est pouvoir des dépassements, pourquoi il y avait beaucoup de dépassements dans l'année fin des années 80, 70 et avant, et même des années 90, c'est parce qu'il y avait des écarts qui étaient colossaux. Quand tu avais une voiture qui était en première ligne, et que celle qui était en deuxième ligne était déjà à deux secondes et demie, et que celle qui était en quatrième ligne était déjà à quatre secondes, forcément, le lendemain, en, en, le lendemain, il y en a un qui avait un problème, il y en a un plus, bah, il remontait le peloton, et puis il y a une remontée incroyable, et que tout le monde qui a était exceptionnel. Mais en fait, c'était pas compliqué de dépasser. Et puis, en plus, ces voitures étaient beaucoup moins perturbées aérodynamiquement qu mais euh, on n'est plus dans ce1 dans une f 1 qui veut des performances très proches, et plus les performances sont proches, moins il y a la possibilité de se dépasser. Donc forcément, il faut des artifices. Et encore une fois, pour moi, les zones de DRS, sur si on une zone avec le même DRS, mm -hmm. il sera tellement efficace que tout le monde dépassera son voile. Il faut impérativement, je pense, réduire de soi. Alors soit dire aux pilotes il faut être à une demi-seconde pour avoir le DRS, en cas ça oblige vraiment être très proche, avoir un peu plus de risque et faire qu'il y a moins de zones de DRS qui se déclenchent, soit euh, réduire la, la longueur des zones, et surtout... Par rapport à Jetta, il y quand même une, une, une chose qui va être impérative de faire, c'est de changer les zones, enfin, les points de détection de la zone DRS. Ouais, Parce que mettre une détection de zone DRS dans une zone de freinage euh, avant le, le, le virage qui à la lignoire DRS, c'est euh, risquer que les pilotes freinent pour se donner le DRS. On l'a vu l'an dernier déjà euh, avec Hamilton et Verstappel, on l'a vu cette année avec Claire et Verstappel, on voit des pilotes qui pilent pour essayer celui qui aura le point de détection euh, de la zone en fait euh, qui sera derrière au point de détection. Est-ce que Leclerc a fait à baraine déjà C'est mais vu où il est placé, c'est un peu plus euh, on dire un plus discret, un peu plus subtil pour le faire. Mais je pense qu'ils doivent considérer ça parce que les voitures se trouvent tellement près que les pilotes vont vraiment vouloir le DRS et ça va et en fait savent que s'ils freinent et qu'ils font passer avant le virage, ils ont même plus cette pénalité qui y avait l'an dernier. Euh, l'an dernier à mi était très euh... était face à était jusqu'au bout, ça ça l'air peine parce que Euh, il savait que s'il se faisait passer avant le virage, il serait euh, déventé dans le virage et que de toute façon, le DRS ne servira à rien, etc. Là, aujourd'hui, le pilote peut freiner avant la zone de freinage, laisser passer l'autre, se re remettre dans le sillage et avant le DRS à la zone En fait, c'est vraiment une physiognomie différente qui fait que ouais. on ne peut plus laisser au pilote la possibilité de piler comme ça sur les zones de freinage parce que là, ça va, ils étaient tous les deux en lutte, mais si quelqu'un fait ça dans un groupe de voitures, ça peut être une bonne chose. Donc, euh, ce que, que j'aime ce que j'aime beaucoup enfin ce que, que j'aimerais voilà c'est comme tu dis Manu il faudrait juste ce que j'aime pas avec le DRS c'est que tu puisses dire allez je le laisse passer puisque je, enfin en fait c'est-à-dire que te mettre dans la position euh, négative te donne l'avantage c'est ça que je n'apprécie pas trop avec la manière dont c'est fait actuellement euh, ouais. mais comme le dit Mick Masterchat c'est le Bacon il est super content du DRS parce que bah au moins ça fait de la bagarre oui les dépassements sont un peu imparables en ligne droite mais bon euh, comme tu dis Manu quand à l'époque. Voilà, mais quand à l'époque dans les années 80, Sennar montait tout le monde et tout ça et qui mettait une mine en mine droite en virage et partout parce que à l'époque les voitures qui étaient meilleures en F1, elles étaient meilleures dans les virages, elles étaient meilleures en ligne droite, elles étaient vraiment meilleures partout parce qu'elles collaient une seconde à tout le monde. Bah c'est pas non plus super euh, super excitant quoi, mais sans le DRS, la bataille à Alpine, elle dure pas 8 tours comme ça. Donc Non, et puis en plus, ne nous pas de plaisir avec les F1 2022. Les zones DRS nous permettent d'avoir des batailles en virage parce que les équipes, les pilotes se retrouvent côte à côte dans les virage, et on voit que bah, avec ces voitures-là, ils peuvent, il n'y a pas de de perturbation. On a vu que l'an dernier, les perturbations aéros se faisaient même latéralement tellement les voitures avaient de la haute wash à cause de tous les diffuseurs et tout ça. Cette année, c'est plus le cas et du coup, les voitures peuvent se tirer. On voit des, des, des luttes qui durent bah 3, 4 virages comme les pilotes alpines, et ça c'est quand même quelque chose qu'on veut voir. Alors oui, le, le point de départ et euh, artificielle mais si on a une lutte entre deux pilotes qui durent quatre ou cinq virages euh, à se passer et dépasser ou à rouler côte à côte qui à la fin va dire oh, moi j'ai pas apprécié ce, ce combat là parce que le point de départ est artificiel je pense que tout le monde s'en fout mais le, aussi le, le le plus gros facteur euh, pour, pour dépasser alors bien sûr la performance des voitures ça reste la durée de vie des pneumatiques et la performance des pneus euh, instantés c'est même à l'onzo et même qui l'ont dit aussi euh, finalement Euh, si, si les stratégies sont différentes, et c'est peut-être un peu plus le cas maintenant que euh, on a le libre choix des pneus, et eh bien ils rendent encore plus en dépassant, donc il y a aussi cet, cet aspect-là. Et un, un point qui est, qui est assez intéressant, c'est de voir justement que cette année, euh, Pirelli a créé des composés avec un écart entre chaque composé qui est à peu près deux fois plus grand que ce qui a été prévu. Et donc, c'est aussi ça euh, qui peut créer du spectacle en piste, qu'il y a la différence euh, entre composés. Alors, pierre c'est peut-être le seul point, ils se sont un peu plantés cette année, mais tant mieux. Euh, comme ça, on aura euh, encore plus de différentes stratégies et non de, de dépassés. C'est ça. C'est parce que, si on compare, parce qu'évidemment, beaucoup vont le dire, ah oui, mais en car ça se dépasse alors qu'ils n'ont pas le DRS. Oui, mais en Indycar, les pneus tendres, au bout de huit tours, ils sont morts. quoi et Donc, tu as des, des différences de, de rythme qui sont affolantes. Et euh, ici, c'est plus le cas. Plus, euh... Voilà, sont push-to-pass aussi mais tu, les deux peuvent l'utiliser donc c'est vrai que souvent oh. l'effet est un peu euh, voilà les deux sont appuyés au même moment donc ça, ça ne ça ne joue pas un grand rôle mais tu as quand même pas mal d'artificiel aussi dans ce côté-là et aujourd'hui voilà moi moi ce qui en gros ce qui pouvait poser problème c'est la c'est d'activer le DRS en 2011 en fait c'est quand ils l'ont mis en 2011 l'année où Pirelli fait des pneus en mousse où là tu pouvais te dire bah ouais donc là les deux effets en fait ça quasiment enfin ça devenait la foire à la saucisse d'ailleurs, je crois que le Grand Prix de Chine 2011, vrai, ça des pas Grand Prix le plus dépassement d'histoire de, de la F1. Ah oui, bah, mais avec quatre arrêts pour le vainqueur. Donc euh, si je dis pas bêtise. Donc Je euh, Je crois que c'est je crois qu'Hamilton fait quatre arrêts ce jour-là. Donc euh euh possiblement. Ouais, et puis surtout c'est vraiment enfin dans la ligne droite, c'était c'était open bar quoi. Voilà, c'était n'importe quoi. Donc ces choses, il faut savoir les, les voilà, les, les jauger et les mettre dans la, dans la bonne la bonne fenêtre et ici, je pense quand même qu'quelques DRS on a trouvé les choses parce que Voilà, euh, les, les pneus sont de bonne qualité, ils se dégradent juste ce qu'il faut mais au moins après le DRS te permet quand même d'avoir une bataille. Euh, et, et alors voilà. oui, il y a ces dépassements illicites mais la majorité de ce que fait le DRS c'est permettre juste au pilote derrière de revenir. Et ensuite euh, il se débrouille pour euh, pour attaquer. On peut on peut satisfaire d'avoir quand même des pleines de riche avec cette réglementation On, on a trop de dépassements et peut-être trop de spectacle euh, <rire> on, euh, on peut quand même souffler bien si on en est à, à discuter de ça, c'est que le reste va quand même plutôt bien. Mmh. c'est c'est quand même la bonne nouvelle de cette deux premières courses alors espérons que ça dure et pour le moment euh, c'est bien entamé. Ça, on s'est sorti pas, vous, mais... ah, on, on s'en sort avec deux courses super pour l'instant donc euh, on, ouais. on commence non, ça, fait, ça fait quand même du bien de voir les F1 se suivre de près en fait, tout simplement de voir ouais. des pilotes enchaîner. Quand tu vois le, le duel Leclerc Verstappen où il passe sur plusieurs tours à, à 3 4 dixièmes l'un de l'autre euh, que tu vois ces espèces d'enchaînements hyper rapides dans lesquels Leclerc se trouve et que Verstappen est collé dans sa botte de vitesse. Euh, ça c'est des images qu'on avait plus vu depuis maintenant quelques années donc euh, depuis au moins 2016. Donc euh, franchement euh, ça fait vraiment un grand plaisir et je pense que le Grand Prix de Singapour parce que Singapour est un des circuits les plus euh, bizarrement les plus touchés par le les voitures à fort appui, je pense que le Grand Prix de Singapour va être totalement dingue cette région. Donc et en le problème, c'est que les voitures vont sûrement gagner énormément en appui aéros tout au long de la saison. Donc, il faudra voir si déjà le règlement sera pas obsolète en 2023-2024 et que la FIEN devra pas faire comme en 2021, c'est-à-dire saccager le, le fond plat, encore encore réduire les élans, etc. pour pour réduire la pluie, pour réduire encore les, les perturbations aéros. Parce que la FIEN 2022 risque d'être bien à la fin de saison plus rapide que les la FIEN. 2021, ce qui était absolument impensable mais encore quelques années dans les euh, 3 milliards de serveurs de la femme de dans lesquels ils ont apparemment mené leurs calculs, donc euh, profitons euh, du moment, euh, tant que nous n'avons pas de missiles ni, euh, ni des voitures qui perdent euh, en appui, euh, quand elles se suivent euh, on vient un très bon début de saison et du coup bah heureusement parce que sinon il aurait failli de la motivation pour qu'il a s'est perdu match pour les pour les exercices de bras euh, à Melbourne euh, pour la course aussi donc c'est c'est quand même très très bien parti on est quand même gâté. Ouais, et en vue j'ajoute que la FIA a vraiment a priori prévu le règlement pour pas qu'il ait d'amélioration qui permettent justement de ruiner ces côtés euh, hyper clean dans l'appui et de toute façon tout... Euh, toute chose, qu'importe une équipe qui sera qui pourrait gâcher ça sera interdite puisque ça irait à l'encontre de l'esprit du règlement donc euh, normalement ça plutôt comme ça qu'ils régleront les problèmes mais dans tous les cas les ailerons apportent déjà très peu d'appui euh, le fond plat est très peu modifiable donc ça fait qu'il y a peu de chances qu'on se retrouve avec des solutions qui prennent de l'ampleur et qui soient totalement de contrôle comme les bargeboards des, des voitures d'avant ou comme les ailerons des années 2017-18 euh, où là c'était la foire à l'étagère donc euh, je pense que ça, ça va aller le principe c'est qu'on doit définir euh, les prix de règlement. Je pense que la définition ah. des prix n'est pas la même entre les directeurs techniques. Ouais, mais le jour où ils vont inter, inter de fin de jour, la FA interdit de basse, euh, c'était alors C'était parce que c'était pas les prix de règlement. Et personne a rien à dire. Je pense que le, la FA elle vous interdiront quelque chose, il la pour l'année suivante et ça sera point mais et ça donnera dire accès pour euh, dire que pour contrer la remontée euh, d'Alpine. <rire> voilà, c'est un scandale, comme d'habitude. En tout ouais, cas, on a hâte que ça continue, hein, cette saison 2022. Ce sera à 6h du matin à Melbourne. <rire> ben, vous voyez, voilà je suis content. Les deux premières courses, c'était chouette. Donc, effectivement, se lever à 6h, c'est bien. Euh, c'est okay. bien que Melbourne ne soit plus à manche d'ouverture. Comme ça, au moins, il y a pas de... Ouais. Et sur la <rire> circuit de Melbourne, qui sera beaucoup plus rapide et qui va être aussi euh, bien, bien sympa. Ouais. Ouais, à mon avis, ça risque d'être euh, ouais bien sympathique. En tout cas, il y a de la... Il y a un côté un petit peu euh, nouveau hein, sur ce Grand Prix ouais. d'Australie. C'est le retour en plus. Ça fait trois ans qu'on y est parlé Donc ça fait plaisir. Et je pense, voilà, c'est vraiment l'opposé total à ce qu'on a vécu ce week-end. C'est-à-dire que ce week-end, c'était le week-end vraiment euh, de la peur, le week-end anxiogène. Et l'Australie, la, ça va être une colonie vacances à mon lit pour tout le monde parce que c'est une destination très prisée des pilotes. Ouais. Euh, et, et ils vont être ravis. Peut-être que Daniel Ricciardo pourra faire euh, une meilleure course en 2019. Ce, ce serait et bien. Et contrairement, mais... contrairement au Notamment l'Arabie Saoudite, beaucoup, le les tribunes sont pleines de gens enthousiastes. donc euh... C'est enthousiaste, les gens Pas forcément pour la f 1 mais ils étaient enthousiastes, en tout cas. Euh, C'était pas forcément plein, non plus. Non, c'est un petit peu ah. le souci, mais encore une fois, c'est l'avantage de l'AF1, ce qu'on dit, ils peuvent se permettre de se produire devant des des tribunes vides, puisque, de toute façon, l'Arabie Saoudite met un pognon de dingue, comme dirait certains, pour accueillir <rire> le Grand Prix. Donc, euh, finalement, euh, tout va bien. Et la confinement oui. surprise de se réunit, Thomas. Ah non hein. On les confine une fois qu'ils sont sur place. On a rien à foutre. Hein. On huit grands prix à Melbourne, nous démerder, mais euh, non, non. <rire> on, on y retourne. Non, Pas d'annulation le vendredi à 1h du matin, je Ah ouais, non, non, un... oh non, mais merde, moi je commence à en avoir marre de, de faire des émissions, des machins, de suivre des trucs avec à chaque fois à 1h du matin quelque chose qui tombe. on pourrait pas faire ça à 20h comme tout le monde <rire> Faites ça à des bons horaires, s'il vous plaît. C'était êtes... vraiment la semaine de l'enfer, ça, quand même. Ah, la même bande 2020, quelle horreur absolue. Ça va faire du bien de pouvoir passer à, à autre chose. <rire> Merci, Franck, ça va, le chèque est arrivé, donc tout va bien. Bon, c'était ah. un très bon épisode <rire> de Déjà Grand prix. Déjà, ça avait par, par Christian Horner l'an dernier. Ça... Ah bah, à un moment donné, écoutez, hein, on est influenceurs, on ne l'est pas, on prend l'argent où il se trouve. Est-ce <rire> est que Bibit se font sourire aussi Parce qu'on n'a pas encore parlé de, oui, de Bibit. Oh merde, et en plus, c'est oh, la première victoire de Bibit en Formule 1. Bah, bah. En plus, en Formule 1. Bah, bah. Et on l'a pas dit. La première, <rire> la première victoire. Première pôle <rire> et première victoire de Bibit, ça c'est quand même extraordinaire. Et ça nous est... <rire> Vous voyez, c'est ça le problème. Il s'est passé tellement de choses euh... autour du Grand Prix qu'on a oublié. On a oublié l'essentiel. Ah, <rire> Euh, Bibis qui est toujours deuxième du championnat et on espère que qu'ils voilà, vont continuer sur cette belle lancée euh, bien évidemment oui vous l'avez deviné c'est clairement ça euh, nous sommes très immatures et effectivement on n'a pas de préférence mais s'il fallait choisir entre Ferrier et Red Bull ce serait Red Bull uniquement grâce à leur sponsor donc voilà euh, euh, c'est comme ça hein, on fait on fait ce qu'on peut évidemment mais on vous rappelle chez Nexia Noto nous ne sommes pro personne si en ce n'est pro-Hamilton, le Verstappen, Leclerc, Alpine et, euh, et, et Schumacher mais sinon pro-personne pas McLaren par contre pas McLaren. Non, <rire> ça, non, ça, on va, ça va taper sur McLaren dans tous les articles ça va être assez extraordinaire bon on se retrouve très vite hein, sur, euh, sur Next Gen Auto bien sûr peut-être la semaine prochaine ou peut-être après le Grand Prix Australie on verra hein, on, va, on va pas non plus hey, on va pas se griller dès le 3ème Grand Prix de la saison euh, on va y aller tranquille hein, bien évidemment On se retrouve jeudi pour le Racing Café on reviendra sur tout ce qui s'est passé évidemment aussi en Arabie Saoudite et puis dans tout le monde des sports mécaniques parce que ça bouge, hein, ça n'arrête pas de rebondir, vous vous en doutez bien. Euh, merci Manu, merci Alex, merci Paul euh, pour cette excellente émission. Merci le chat. Merci à tous. Enfin, faut, ça a été très sympa et on se retrouve très vite. Merci. Ciao, ciao. Ciao.